Victor MC. Allez, un coup d'œil sur la météo de votre dimanche maintenant sur RMC. C'est avec Valentin Mailleux. Bonjour François, bonjour à tous. Légère amélioration, quoi, de ciel aujourd'hui, même si ça reste encore nuageux ce matin sur le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté, l'Auvergne, Rhône-Alpes, la région Paca et la Corse. Mais les averses seront limitées puis très localisées à l'ouest du pays sur la Bretagne et la Normandie. C'est aussi très chargé ce matin avec un peu de brouillard localement, prudence. C'est le nuage qui pourrait apporter quelques gouttes en fin de journée sur les côtes bretonnes. Des averses un petit peu plus soutenues cette fois attendues aussi sur la côte d'Azur après-midi Et quelques coups de tonnerre sur les reliefs du Jura, des Alpes et en Corse. Ailleurs, des Hauts-de-France aux Pyrénées, en passant par l'Île-de-France, le Poitou-Charente, l'Aquitaine. Vous profitez d'une journée vraiment agréable, bien ensoleillée Et puis une vraie amélioration à partir de mercredi avec du soleil sur tout le pays. Les températures sont globalement de saison. Cet après-midi, 22 degrés à Brest et Cherbourg, 24 à Biarritz et Oriac, 26 à Strasbourg-Lyon et Clermont-Ferrand, 27 pour Bordeaux et Lille, 28 à Bastia, 29 à Paris, 32 degrés pour Marseille et Perpignan et puis 33 à Nîmes. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto, avec la garantie constructeur préservée. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC, avec à 14h, Formule 1, le Grand Prix de Hongrie. Et dès 16h, intégral Tour de France, dernière étape, Chantilly-les-Champs-Elysées. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, bonjour à tous, il est 6h et à 6h toute l'actualité c'est avec Claire dit bonjour Claire Bonjour François, bonjour à tous L'hommage aux victimes de la tuerie de l'Olympia Park à Munich Recueillement sur les lieux du drame Et une enquête qui avance Le tireur était un déséquilibré sans lien avec le djihadisme Nice se relève progressivement De l'attentat sur la prom La municipalité a mis en place un numéro destiné aux seniors Particulièrement fragilisés par l'attaque du 14 juillet Romain Bardet Assuré d'être deuxième du Tour de France cette année Arrivé sur les champs élysées cet après-midi euh, Le britannique Chris Foom Devait lui être sacré triple vainqueur De la grande boucle L'hommage des Munichois aux victimes de la tuerie de l'Olympia Park. Fleurs, bougies ont été déposées en nombre à l'endroit où le jeune forcené a tiré vendredi soir. Léa Zachary et l'envoyée spéciale des RMC à Munich, elle s'est rendue sur les lieux du drame. Devant la station de métro qu'elle prend tous les matins, Alessa ne peut contenir ses larmes et sa stupeur. Je ne peux pas croire que ce soit arrivé dans notre ville, là où nous vivons, où nous allons travailler tous les jours. Des gens sont morts, je suis choquée, je n'arrive pas à y croire. Pour Sarah, qui habite juste à côté du centre commercial, être présente sur les lieux du drame est un moyen d'exorciser son angoisse. J'ai dit à mon copain que je voulais aller ici parce que je voulais aller dehors pour ne plus avoir peur. Je devais réaliser ce qu'il s'était passé, Tellement irréel. Petit à petit, les trottoirs se remplissent de fleurs ou de dessins. Daniela a tenu à rendre hommage aux victimes. J'ai apporté neuf bougies pour les neuf victimes. Je vais les allumer, penser à eux et remercier Dieu, l'univers, que je suis en vie aujourd'hui. À côté des bougies, des pancartes, les blessés guérissent toujours. « Restez en paix, vous nous manquerez », peut-on y lire Ou encore cette simple question, encore dans tous les esprits, « Pourquoi ?». Et hier, les enquêteurs ont découvert que la fusillade avait été perpétrée par un jeune homme de 18 ans souffrant de troubles psychiatriques sans rapport avec le djihadisme. Il était notamment fasciné par le massacre d'Anders Breivik en Norvège il y a cinq ans. Mais les dernières attaques dont l'Europe a été la victime peuvent faciliter le passage à l'acte de ce type d'individu, comme l'explique Samuel Lepastier, psychiatre au micro de RMC d'Antoine Boyer. Il n'est pas discutable que lorsqu'un événement dramatique se produit, un nombre de personnes soient tentées d'agir de façon... Identique, ou en tout cas proches. On voit très bien quand il y a eu des scènes à la télévision où les enfants jouent à ces scènes-là. On peut penser que des adultes restés infantiles jouent sans se rendre compte qu'effectivement, que leur jeu peut être dangereux, mortel. Et Il faut dire à ces personnes qu'en réalité, elles se comportent comme des immatures, comme des enfants, et que leur acte est tout à fait dépourvu de signification. Un véritable carnage à Kaboul hier après-midi lors d'une manifestation. 80 personnes ont été tuées, 231 autres blessées lors d'un attentat suicide contre la communauté chiite. Deux kamikazes se sont fait sauter avec des ceintures d'explosifs dans la foule. L'attaque a été revendiquée par Daesh. Alors l'état islamique est-il en train de s'implanter en Afghanistan La réponse de Jean-Vincent Brisset, spécialiste de l'Afghanistan à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Des attentats en Afghanistan, c'est pratiquement tous les jours et des morts, c'est par dizaines et par centaines. Mais il faut quand même bien voir que le problème de l'Afghanistan, c'est largement un problème de clans et de tribus et qu'à ce niveau-là, euh, l'État islamique n'a pas de légitimité pour s'implanter. Le type d'attentat que préféraient, si on peut dire, les talibans, c'était quand même des gens qui prenaient position en face d'un bâtiment officiel et qui euh, utilisaient des tirs. Euh, la ceinture d'explosifs, c'est plus la marque de l'État islamique, mais là aussi, encore une fois, c'est très difficile de, de faire la part des choses. Jean-Vincent Brisset avec Anaïs Denet À Nice, ce qui était naturel avant le 14 juillet relève parfois désormais d'une véritable épreuve Ainsi pour nombre de personnes âgées, reprendre leurs habitudes dans la ville n'a pas été si simple La municipalité a d'ailleurs mis en place un numéro dédié aux seniors Martial a 70 ans, il est sorti de chez lui hier, ce qui n'avait rien d'une évidence je suis pas venu, c'est la première fois que je descends de chez moi depuis le 14. Oui, depuis une semaine, oui. Moi, je viens pratiquement tous les après-midi et je veux boire un café, j'ai mes habitudes. j'ose encore pas aller euh, sur la promenade de déposer des fleurs. Je suis pas encore prêt. Peut-être la semaine prochaine, mais là, vous voyez, j'hésitais, mais j'y ai pas été et pas aujourd'hui. Ça fait de la peine. Voilà, Et la vie continue, bien sûr. Il y a du monde au café, tout ça, mais on va pas me dire que les gens ne trotte pas dans la tête. On n'a pas fini de s'en remettre, hein. Martial avec Stéphane Burgat. Il transporte 1 200 000 voyageurs chaque jour et est en train d'être rénové. Le tronçon du RERA en région parisienne entre La Défense et Nation est à l'arrêt jusqu'au 21 août. Plus aucune rame ne circule entre ces deux stations. Pour les usagers, qui dit rénovation dit complications Antoine Boyer. Le pas est pressé sur l'esplanade de la Défense. Avec le début des travaux sur le RERA, les usagers appréhendent un peu l'impact sur leur quotidien. Prolongation au niveau du temps de déplacement, puisqu'il va falloir prendre d'autres correspondances, des métros ou des bus. Et je pense que ça va être bondé. Quand on a déjà 45 minutes de trajet, quand on nous rajoute 10 minutes en plus, on passe presque à une heure. Et c'est vrai que c'est fatigant matin et soir d'avoir une heure de trajet. Sous terre, les panneaux sont nombreux et proposent des itinéraires de remplacement. chadi lui, a trouvé une alternative sans faille. On part en vacances. L'année dernière, j'étais là pendant tout le, tous les travaux, je ne supporte plus. Donc là, je vais partir en vacances en août pour ne pas subir ça trop longtemps. Si vous ne prenez pas de congé, le covoiturage entre collègues reste une option. Didier, lui, a une alternative bien plus sportive. Je vais essayer de faire en vélo, justement. Depuis chez moi, là, il y a 20 km et c'est l'occasion de tester un peu les pistes cyclables. Avec le beau temps, ça va être sympa. Les usagers rencontrés espèrent bien que ces travaux estivaux vont améliorer leur quotidien dans le RERA. quasi assuré de remporter une troisième fois le Tour de France cette année. Après ses victoires en 2013 et 2015, le Britannique devrait ainsi inscrire son nom dans l'histoire de la grande boucle, égalant Greg Lemon, Louis Bobet ou encore Philippe Thys, un exploit auquel il n'avait pas osé rêver. <rire> c'est tellement dur de gagner une course comme le Tour de France. Alors enchaîner les victoires comme ça d'une année sur l'autre, c'est... Enfin, je ne veux pas me porter la poisse avant l'arrivée à Paris mais ce que je peux vous dire c'est qu'être un triple vainqueur du Tour de france c'est incroyable ça va au delà de tous mes rêves beyond, beyond Chris Froome au micro RMC de jean françois Paturo et à une marche du Britannique, il devrait y avoir ce soir sur les Champs-élysées un français romain bardet une véritable consécration pour le coureur de la g2 r tout comme pour le manager de l'équipe vincent l'avenu du bonheur bien sûr du bonheur c'est tout la La concrétisation d'un travail effectué d'abord par le champion lui-même, par par Romain, mais aussi par toute l'équipe. Forcément, après un Tour de France, l'objectif majeur de, de, de la saison, terminer deuxième, ça démontre qu'on a un beau champion euh, au sein de l'équipe de La Mondiale. Vincent l'avenue avec Georges Kirino. La participation des Russes au JO, toujours en suspens. Le comité international olympique rendra sa décision aujourd'hui, après les nouvelles révélations de de dopage. Déjà, les athlètes russes sont interdits de venir à Rio et le CIO pourrait donc élargir cette sanction à l'ensemble de la délégation de Moscou. Clément Matisse. Le rapport McLaren, à l'origine des révélations, l'avait souligné. Le dopage étatique russe court depuis 2011 et il concerne 30 sports pas seulement l'athlétisme. Le CIO pourrait donc logiquement sanctionner de la même façon les autres sportifs. D'autant que l'Agence Mondiale Antidopage, qui a commandé ce rapport, appelle à la suspension de l'ensemble des sportifs russes, tant que la Russie n'aura pas opéré un changement de culture. Une position appuyée par 14 fédérations internationales qui demandent officiellement au CIO de prendre des mesures collectives. Thomas Barr, le président du CIO, dénonce une atteinte choquante et sans précédent à l'intégrité des sports et des JO. Il a déjà promis de prendre des sanctions les plus strictes possibles à l'encontre du dopage en Russie. Et en Formule 1, départ en pole position pour l'allemand Nico Rosberg sur Mercedes aujourd'hui au Grand Prix de Hongrie. RMC 6h08 et tout de suite l'arrivée de François Sorel. Bonjour Claire. Bonjour François pour les experts et les pronostics évidemment. Mais je sais que vous attendez ça. Évidemment. Ça vous empêche presque de dormir, je le sais. Les voici, les pronostics épiques. Mais je ne dors pas. <rire> non, mais avant. Maintenant, je sais que vous ne dormez pas, on vous entend bien. Tire-c'est et qu'un donc cet après-midi à maison la Et Sébastien Larras euh, nous euh, conseille le 10 Belcanto et le 3 Waleck. Brahim Asloum, lui, reste fidèle au 4 V2. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 2 Mogadiscio et le 15 Bajan Triste. Le 10, le 3, le 4, le 2 et le 15.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 6h09 minutes, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue en ce dimanche matin. Je suis ravi de vous retrouver en ce 24 juillet 2016. Et écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce week-end. Peut-être aussi de bonnes vacances. Si vous avez décidé enfin de partir en famille, peut-être. Peut-être êtes-vous d'ailleurs sur la route actuellement ce dimanche matin. Soyez prudents, bien sûr. Tiens, petit message euh, en parlant de tous ceux qui sont sur la route. Si euh, vous partez la semaine prochaine, sachez que j'aurai le plaisir et l'honneur de vous accompagner sur RMC pour le Grand Rush, la semaine prochaine, de vendredi 14h à samedi 20h. Voilà, 30h en direct, non-stop. Avec toute la rédaction d'RMC, euh, des points à route, euh, évidemment, et beaucoup, beaucoup de surprises, des cadeaux à gagner. Et vous, vous qui nous écoutez, peut-être que vous serez sur la route euh, la semaine prochaine, le week-end prochain, et eh bien vous pourrez devenir reporter d'un jour sur RMC. Il y aura des cadeaux pour vous. Et si vous êtes sur la route et que vous avez envie de participer donc au Grand Rush, le 32-16, ou alors par mail grandrush.rmc.fr. Voilà. Euh, parenthèse refermée. Tout à l'heure, l'automobile, bien sûr, avec Jean-Luc Moreau, entre 8h et 10h, on, re on parlera entre autres du retour de la caravane. Et eh oui, la caravane revient à la mode. Euh, et euh, pour débuter en ce dimanche matin, elle est à mes côtés jusqu'à 8h, c'est Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. 30 heures de direct. Non mais Laetitia. Ça, ça va être incroyable. Mais quoi. je vais avoir besoin de vous. <rire> Je pense qu'il va falloir que vous me fassiez une ou deux piqûres. Oui, bah, je prépare Alors les... faites attention je aux pr... produits, hein, quand même. Non, non, pas de dopant, mais des vitamines pour chevaux. Ah, voilà, voilà. ça c'est bien. Une petite cocktail, là, vous inquiétez pas. Bon, Le problème, c'est qu'à la fin des 30 heures, je hénierai. Je, je, je <rire> Donc, euh, je ne parlerai plus. C'est ça qui est un peu embêtant. Euh, Laetitia, on va passer deux heures en somme, comme tous les dimanches, sur RMC. Et nous sommes en direct. Vous pouvez joindre notre vétérinaire, Laetitia Barlerin, au 32 16, dès maintenant, ou bien Avec, tout à l'heure entre 7 et 8 les bienfaits de l'hydrothérapie pour les animaux Laetitia. Et oui, et oui, bah vous savez, on a besoin d'eau en ce moment hein il fait tellement chaud. Mais vous savez que euh, bah, nager, ça nous fait du bien, aller à la mer, à la piscine, ça nous fait du bien, mais ça fait du bien aussi à nos animaux. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie, c'est de la thérapie grâce à l'eau, c'est-à-dire qu'on met votre animal dans une piscine ou alors on le met sur un tapis roulant mais immergé dans l'eau, oui. vous voyez Et, euh, et c'est et... parti. Et c'est parti, alors ça prévient l'obésité, on peut aussi euh, c'est les animaux qui sont convalescence, mmh. on peut aussi, on peut aussi euh, les mettre dans l'eau. Euh, ceux qui souf souffrent d'arthrose, enfin, on verra justement bien les, bien fait. les bienfaits de l'hydrothérapie et ça se développe en France. On voilà. parlera aussi tout à l'heure, Laetitia, de la médiation animale. et Oui, parce qu'il y a un séminaire qui vient de se terminer sur euh, bah, ce qu'on appelle un peu la zoothérapie, vous savez, la oui. thérapie assistée par les animaux. Et nous serons avec euh, une infirmière qui intervient dans, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite avec des chiens, mais aussi des lapins et des cochons d'inde pour <rire> le bien le bien-être, bien sûr, euh, des pensionnaires Et puis euh, on évoquera aussi les animaux et perdus et retrouvés pendant les vacances et avec nous, des chiffres. Et Nous aurons des chiffres parce qu'on parle beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de chiffres sur les animaux qui se perdent, des animaux qui, qui se retrouvent en refuge, etc. Mmh. Et là, on a des vrais chiffres avec bah, ceux euh, qui se sont perdus l'année dernière, ceux qui ont été retrouvés. Et on va, va faire un petit peu d'abord un tour de France aussi, de savoir quelles sont les régions où les animaux <rire> se perdent le plus, euh, quels ah, mon sont avis, les mois. Le sud, ça doit être pas mal. Ouais, on, voilà. verra, on verra. Et quels sont les mois où ils se perdent le plus quelle est la race qui se perd le plus en ah France oui. si. on, en, on en saura un peu plus. Voilà, et puis on terminera par un truc génial. Franchement, c'est une course de deux dromadaire. Eh oui, alors je ne sais pas si vous allez donner les <rire> pronostics, François. Parce que, oui, il y a une course de dromadaire qui est organisée aujourd'hui à Saint-Omer, en Pas-de-Calais. C'est sur l'hippodrome. Alors, c'est avant le, la course ouais. des chevaux. Hein. Euh, mais c'est une pratique qui commence à se développer en France. Eh bien, dites-moi, on en sait des choses. On, on va découvrir ça tout à l'heure. Vous, vous allez voir. Euh, voilà. Soyez les bienvenus. C'est parti pour ce week-end des experts animaux. Et dès maintenant, vous pouvez joindre notre vétérinaire. 32-16, n'hésitez pas. Ou bien à Ni moi, Et si vous nous joignez par mail, comme d'habitude, vous nous laissez votre numéro de téléphone. C'est parti avec Pascal ce matin. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour ah. François, bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour Pascal. Pascal. Bonjour. Merci Allez. de prendre ma question. Alors, qu qu'est-ce qu qui se passe Alors voilà, nous avons un coton de tuéar, qui est un mâle âgé de 13 ans. Il y a trois semaines environ, il a commencé à nous réveiller la nuit. Euh, il était très agité, il a halté fortement. Donc le, le vétérinaire a pensé à une maladie de Cushing, mais le scanner n'a rien donné. Par contre, il a ré révélé une hydrocéphalie modérée. Oui. Donc il nous a prescrit du Diamox, 500 mg, un huitième matin et soir. Mm -hmm. Nous ah que c'était un traitement provisoire et que, voilà, c'était pour voir ce qui se faisait. Depuis, notre chien est plus calme. D'ailleurs, il ne avait plus la nuit. Euh, pour la suite, il a préconisé un scanner de contrôle et une ponction du liquide. Oh là là. Il parle également <rire> d'opérer de... oui pour mettre une dérivation. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait un petit peu peur tout ça. Donc, voilà, je voulais avoir votre avis. Bah, écoutez, je pense qu'il faut, d'abord, il faut, il faut écouter votre vétérinaire. Hein. Et, euh, mmh. si, si vous presquisez ça, moi, je pense qu'il connaît mieux le... votre chien. Que, que moi, bien entendu, mm -hmm. c'est pas mon oui. client. Juste un mot, Laetitia, parce que tout ce que nous a raconté Pascal est assez technique. Oui, Qu'est-ce qu'il qu a ce chien je... C'est justement oui, le scanner voilà, qui va le. et, et le, la... les examens que vous allez faire euh, qui va nous donner un petit peu. Euh, enfin, qui, va, euh, qui va nous orienter, si vous voulez, sur une pathologie. Je ne peux pas vous dire, puisque, en fin de compte, il a trop d'eau, si vous voulez. En gros, il a trop d'eau mm -hmm. dans, dans, dans le cerveau. Euh, c'est dû à quoi On ne sait pas. Il y a peut-être une inflammation qui quelque chose, il veut savoir pourquoi. C'est peut-être pour ça qu'il commençait à passer ses nuits à halter, c'est ça. C'est oui, il ça. passait, enfin, il était pas bien, quoi. Il avait, il avait Je un changement de, de de comportement. Et vous voyez, c'est des fois c'est juste un changement de comportement qui amène à mm -hmm. des examens plus pourcés. On pense d'abord à un problème d'angoisse ou ou ça peut être, bah, il y a trois semaines, ça peut être des feux d'artifice ou des choses comme ça, des pétards ou mm -hmm. ou des orages. Et et en fin de compte, on arrive à, à à faire des scanners, etc., pour savoir ce qui se passe. Euh, donc, euh, oui, je, vous, je comprends votre angoisse, Pascal. Mais là, euh, <coughs> si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir, savoir exactement ce qu'il a, parce que c'est... Que... Voilà, si vous voulez un pronostic, si vous voulez un diagnostic, et si vous voulez un traitement, il faut faire des examens. Donc, ce que vous propose votre vétérinaire, euh, c'est le minimum. Euh, donc, il va falloir passé par ses examens, malheureusement euh, il a 13 ans, donc on se demande si euh, bien sûr, euh, à 13 ans c'est pas une maladie grave qu'il a et euh, quelque chose qui euh, voilà, va, va raccourcir sa vie mais ne vous inquiétez pas, d'abord il va, il va falloir faire ses examens pour aller plus loin euh, mais ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que euh, il, a, il, a, il a eu pas du tout, bah, souvent on a des chiens qui plutôt ont des convulsions voilà, ont des, des troubles neurologiques voyez. et puis vous, bah, il a eu juste des angoisses nocturnes euh, ce ah oui. qui a mis la puce à l'oreille à votre vétérinaire qui a engagé comme ça tous ces euh, examens ça se trouve, c'est rien, ça va passer ça se trouve, c'est plus, euh, plus sérieux je ne sais pas du tout, Pascal mais moi, je, je serai à votre place oui, je ferai ces examens pour euh, au moins avoir un diagnostic qui nous amènera un pronostic et un traitement c'est ce Donc, euh... que je voulais faire d'ailleurs Voilà, mais euh, mais c'est euh, c'est rare que ça soit juste des angoisses nocturnes qui amènent à à y penser. Donc votre faites confiance en votre vétérinaire. Euh, il n'a pas mis longtemps à euh, à savoir un petit peu ce qui ce qui se passait. Donc c'est très bien. Euh, ça aurait pu durer pendant des mois. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est oui. c'est puis ça gravé, bien sûr. Hein, si on ne fait rien, ça aggravait. Oui. Euh, donc euh, Voilà, euh, faites ces examens euh, pour savoir un petit peu, voilà où on en est, ce que c'est. Euh, et malheureusement, je peux pas vous aider plus que ça, euh, sauf que vous, di vous dire que votre vétérinaire a très bien agi mmh. et qu'il a eu un, un, un bon réflexe. réflexe. En tout cas, bah oui, parce que quand même le oui. le, le symptôme mmh. à la base, Pascal, c'était des angoisses nocturnes. Donc vous voyez, et on en vient à un problème cérébral, euh, de l'eau dans, le, dans le cerveau, et puis euh, des sûr. examens que l'on fait, scanner, etc. Pascal, tenez-nous au courant, en revanche, euh, puisque bien on sûr. va se retrouver à la rentrée. Euh, et puis, euh, voilà, n'hésitez pas à nous tenir au courant, soit par mail, soit au 32 16. Laetitia, on va revenir dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux et Françoise, qui nous attend d'ores et déjà. Euh, Françoise, attention, c'est l'arche de Noé. Elle s'apprête à partir en Bretagne avec sept chats. Waouh Ah oui, quand même 7. J'espère que tout le monde s'entend bien. La tia tia Eh oui, c'est un bon chiffre. Voilà, c'est ça. <rire> j'espère que c'est pas dans une smart. Parce que là, ça risque d'être un peu costaud. Peut-être <rire> dans une caravane. <rire> Justement. On en parle dans un instant. Avec Françoise et n'hésitez pas à nous appeler. 3216 c'est RMC, c'est les animaux. à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. 2. Les magiciens braqueurs reviennent avec leur coup le plus incroyable. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours Je vous demande d'accueillir les quatre cavaliers Retrouvez l'équipe au complet avec un nouveau membre, Daniel Radcliffe. Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur RMC.fr Insaisissable 2. Où sont les cavaliers. Réponse le 27 juillet au cinéma avec RMC. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Et le retour du week-end des experts et les animaux. Laetitia Barlerin, toujours à mes côtés. Dans 10 minutes, la météo et les infos de 6h30. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et on salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin. Laetitia, avant d'accueillir Françoise, il est temps de jouer. Et donc, c'est le quiz de la vie privée des animaux. Et nous allons aller en Afrique ah, pour changer. Parce que je parle bien. souvent des chiens, des chiens, oui. là, là je vais parler des lions. C'est bien. Des lions sauvages. Au Botswana, où les éleveurs de bétail et les lions sauvages ont du mal à cohabiter, parce que les lions s'attaquent de temps en temps au bétail. Et eh oui, ils ont ça dans donc, le sang. Voilà, donc Normal. les éleveurs, ben, ils ont tendance aussi à en vouloir aux lions, voire à les chasser. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, ben, des scientifiques sont, sont penchés sur le problème pour savoir comment protéger le bétail et en même temps protéger les lions, bien sûr. Bien sûr. Alors, ils ont trouvé... Une solution assez originale et qui semble marcher. C'est-à-dire que les premiers tests ont été positifs. Alors, quelle est cette solution originale Ah Alors, Laetitia, on y va. Pour protéger pas. le bétail des attaques de Lyon. Alors, soit il peigne les vaches. Il peigne les vaches Oui. D'accord. C'est du body-binding. Ok. <rire> oui. Mais qu'est-ce qu'ils font ils, ils les peignent comment ils... ben Justement dans des couleurs pour que les lions ne les attaquent pas. Soit ils mettent une perruque aux vaches. Oh mon dieu, ça, ça va être un quiz de la vie privée des animaux. Je vais être ridicule parce que bien sûr, je n'ai aucune idée. Soit, ils donnent de l'ail à manger aux vaches. Allez. Ah oui. T'as ah, pas dans le lait après l'ail Satanas. Bon, écoutez, je n'en ai aucune idée. Il y a une bonne réponse dans ces trois propositions. on peut faire la, les trois, si vous voulez, pour les <rire> D'accord. Bon, alors là, franchement, vous êtes allé loin. Euh, si vous avez une petite idée, surtout n'hésitez pas à m'aider, les amis. Animo@rmc.fr. On joue par mail. Euh, Animo@rmc.fr. Là, franchement, je sèche pour l'instant. Euh, et on accueille Françoise tout de suite. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Alors, ah. Alors, vous avez oui. sept chats oh, Oui, j'ai sept chats. Et au moment où vous téléphonez, j'ai un bébé griffe qui est rentré dans la cuisine. J'ai pu l'attraper avant qu'il le chat ne, ne... Ah, un, ah oui, le... un <rire> oui, un bébé... Un oui Un bébé. oiseau Ah oui, ah, oui. Ah, oui non, mais là, avait... là, là, il veut se suicider, là. Ah, oui, <rire> non, non, mais j'ai tend la main et... Je vais nourrir et puis après je vais le chasser. Oui, mais, au fond du jardin. Mais, mais bien, bien, bien loin de vos sept chats. Là, ah, parce oui, que vous oui, en, oui, en avez sept jardin, là, mais, sont, euh... mais les chats viennent de manger, alors maintenant ils n'ont plus faim. Oui, mais non, mais <rire> ça n'a rien ça à de voir. De le comportement de chasse et le comportement alimentaire ouais. sont deux choses différentes. Je même sais, même, même avec un ventre bien rempli, un chat chasse. Moi, bon, oui, je suis avant-hier soir, euh, j'ai pépé une noire qui m'a sauté sur la table de jardin. Dehors, j'étais à table, moi, toute seule dans ma cuisine et j'ai vu le bon. Une petite euh, maison, il y a eu une goutte de sang qui est J'ai pleuré. J'ai appelé mon mari en Bretagne, qui lui est en Bretagne, il me dit, mais oui, j'en ai assez, mais c'est pas possible, ils ont mangé. Mais voilà. Non, là, mais, là, mais ça ne veut rien dire. Faire. Vous pouvez même... Euh, voilà, le ventre plein chat ah, chasse. Ah. C comme je vous dis, c'est deux activités oui. différentes. Ça ne veut pas dire qu'il mange oui. la proie après, parce oui. qu'il n'a pas il a faim, mais voilà. je sais que beaucoup de personnes me disent, je, leur, je lui donne à manger des croquettes, croquettes à mon chat oui. tout le oui. temps, beaucoup, beaucoup, comme ça il va moins chasser. Oui. Bah non. Non, mais on leur met des, des tas de nourriture en hauteur pour les oiseaux. et oui, bien sûr. Et c'est des pour attraper les barquettes qui sont... Suspendu aux arbres. Alors, voilà, France, Françoise, peut... vous, allez, vous allez partir en vacances, Ou je non, crois. Je, en vacances. je vais rejoindre ma maison de mes vieux jours en Bretagne. Ah, ah d'accord. J'aurais dû monter le 2 juin avec mon époux, mais on a eu un, un retard de signature avec nos acquéreurs qui nous ont fait Gironde, mmh. à notre maison de Gironde. Et donc, je suis restée pour, pour vendre la maison. Oui et mon mari est parti en Bretagne garder les six chats de ma fille qui a trouvé le, la gentillesse de partir au, en Thaïlande au moment où on arrivait ça oui. veut dire vous quoi de rester là-haut garder ses six chats et moi je suis là avec les sept miens puis un petit caniche qui est aveugle et donc vous attendez vous allez déménager en et Bretagne avec vos sept chats alors qu'il y a déjà six, six chats à, à la ma maison fille, quoi, ma, ma fille on héberge ma fille en attendant bon faites gaffe avait... ça fait 13, hein oui. c'est pas oui. <rire> Bon, si on considère, si on considère que le chien est un animal, ça fait 14, donc on est sauvé. 13 qui est à Et plus un berger polonais que j'ai récupéré un vieux copain l'an dernier qui voulait la faire euthanasier. Donc ça va, il y en a 15, alors. Non mais vous allez ouvrir un zoo, là, François. Et Laetitia, François, j'ai quatre chats perdus qui viennent tous les soirs dîner et deux le matin. Dites-moi. Vous êtes pas allergique au poil de chat, François? Non, mon mari, oui, mais il dit rien, il est gentil. Oh mon dieu. Alors là, franchement, franchement, gardez-le, parce que là. Ça fait 45 ans. Oh là là. Bah, bon alors, euh, vous voulez savoir comment, vous... alors, euh, comment qu... je les emmène d'abord Ils ont leur caisse oui. oui. Leur cage Oui, ils ont leur cage. Est-ce que j'ai les prémédic avant de partir avec du zilben du, du zilken. zilken oui, zilben. pourquoi mais pas mais... Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Combien de jours avant oh, euh, Déjà quand vous préparez les les, les, les comment dire, les valises, oui. les bagages, enfin tout oui. ce que vous avez. Déjà ça ça va ça va les stresser parce qu'ils se disent ah il y a un truc qui se passe. Oui. Donc là, vous pouvez leur donner ce qu'on appelle de, donc le Zilken, qui est, en fin de compte, c'est de la protéine, de la caséine de lait. C'est la protéine de lait qui a été modifiée et qui est anxiolytique, mais naturelle. C'est oui. vraiment quelque chose de doux, hein, si vous voulez. C'est de la médecine naturelle. Oui. Euh, et ça, vous pouvez lui en, leur en donner dès la préparation des bagages jusqu'à la veille du, du, du départ, où là, vous pouvez donner la double dose et le jour de départ. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas faire une caisse, un chat, non. mais s'ils si s'entendent bien, deux chat par caisse. Voyez, oui. mais vous savez que je de, vais de de Gironde au fond de la Bretagne, il y a les Côtes d'Armor, ça va être long quand même, même en voiture. Oui, oh, mais ça fait rien. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient ensemble. Oh là, ok il y a des jumeaux et tout ça. Oui. Voilà, euh, vous vous faites par pair ceux qui oui. s'entendent le mieux, voyez, oui. Oui. Euh, parce que le fait d'être dans la même caisse, même s'ils sont à l'étroit avec un oui. autre chat, ça oui. va les avec, apaiser. Avec qui ils s'entendent, voilà. bien sûr. Ça, ça va les. A... Alors moi, moi, ce que, enfin, euh, euh, vous aimez les difficultés, Françoise, mais je sais pas comment vous allez faire quand vous arriverez avec vos sept chats. Dans une maison, il y a déjà six chats. Oh là là, comment Donc, ça va euh, se passer Je ne sais pas euh, comment euh... les six chats de Laurence euh, euh, les laisser un peu dehors quelques jours, sauf que ça le fameux le chat vietnamien qu'elle avait ramené il y a 14 ans qui lui, c'est la terreur, parce qu'il va retrouver mon vieux Valentin là, dont il faisait de... ses délices quand il était à la maison. Et, euh, et lui, par contre, on le laisse, on le sort, on le laisse dans une chambre et on le sort. Donc ça veut dire, attendez, François, ouais. ça, ça veut dire, dire que vous, vous allez les arriver les avec, avec tôt... vos sept chats, avec six chats qui sortent. C'est les les Je vais les rentrer dans la maison, et je sais que vous dites, il faut les garder dedans oui. au moins trois jours. Alors, ce que vous allez faire, c'est d'abord, dans un premier temps, parce que là, vous... D'abord, avez... vous achetez du tranxène, François, voilà. je pense. C'est la première chose à euh, faire. Alors, le, le, le, le, le fameux, fameux Zilken dont vous parlez, vous allez en donner tout le temps à vos chats, parce que vous accumulez... Mais les difficultés. Non seulement vous déménagez, euh, vous voyagez avec sept chats pendant je sais pas combien de kilomètres entre Bordeaux et, et la Bretagne. Euh, Statistiquement, et... il va avoir du vomi. Oh. Si on est d'accord. Oh, Statistiquement. Pas forcément, si pas on prend forcément. les statistiques. Non, pas non. forcément, pas oh, forcément. Bon après, c'est vrai que vous multipliez par 7 les problèmes. <rire> bah oui. Sûr. Et alors vos sept chats arriveront dans une maison qui ne connaîtront pas, où seront déjà des chats installés qui sont chez eux. Six chats. Donc, oh mon Dieu, je ne sais pas comment vous allez faire, Françoise. Alors je vais vous donner des conseils, mais franchement, ouais. Françoise, là, c'est du scientifique ce que vous faites là. Ça n'a ça jamais existé. Il <rire> faudra mettre des caméras. C'est le colanta du chat. Non, mais il faudra mettre des. Mais c'est ça. Il faudra mettre des caméras. Moi, je ouais, veux ouais, absolument sûr, ça... ah, ouais, ouais, ouais. voir comment ça se passe chez ouais. vous. Alors, dans un premier temps, vous allez, je sais pas comment, fait votre maison, mais vous allez isoler vos sept chats qui arrivent dans des pièces où ils n'auront pas de, de relation avec les six chats. Ah oui. Il ne faut pas qu'ils soient en contact. Voilà, au pour l'instant, au ouais. début, ils vont se connaître sous, la, sous, sous les portes où ils vont se cracher dessus. Oui. Mettez des phéromones apaisantes, plus, je pense, des, vous avez des diffuseurs d'odeurs apaisantes à base de valériane. La valériane, ça apaise aussi les chats. Mais il y a des huiles essentielles mmh. dans ces diffuseurs. Ça, demandez à votre vétérinaire... Là, il faut prendre des citernes, vos... des citernes Alors de là, oui, là, vous, là, vous, en amez, vous en mettez dans toutes les pièces. Et au bout de 5-6 jours... Vous commencez à ouvrir les portes. D'abord pour que les sept chats rencontrent les six chats, et pour que les sept chats puissent aller dehors. Mais ça va être, ça va être, ça va cracher, ça va hurler, ça va feuler, ça va, ça va grogner, ça va être une symphonie chez vous. Mais, mais vous savez, Laetitia, Françoise a l'air tellement sympathique que je suis sûr et tellement patiente que ça va bien se passer. Bah déjà, voilà, je pense qu'avec votre mari, vous allez vivre des journées super oui. avec vos 13 chats. Alors, Et, je deux pense... Et les deux chiens. Mais les chiens vont un peu calmer l'ambiance. Ils vont un peu pense. calmer l'ambiance. Oui, donc Françoise, voilà, mettez des diffuseurs de phéromones, des diffuseurs mmh. d'odeurs apaisantes, euh, donnez à tout le monde de la caséine de lait modifié oui. qui va calmer l'ambiance, Voir des fleurs de bac, ça c'est bien. Et du... au mari, qu'est-ce qu'on donne, Laetitia du rescue. Le rescue, c'est pour le mari aussi. D'accord, allez, ça, ça va y Et vous filmez. Ah Françoise, oui, oui, oui, vous Philippe. filmez. Parce oui. que là, c'est du scientifique. C'est une expérience notre... scientifique. On peut hein. tenir l'une des vidéos, l'old 4 de la rentrée là, Laetitia. Ah ouais, mais ça ouais, va être un peu pense. chaud quand même. Hein. Merci Françoise et bon François, courage, racontez-nous. Racontez-nous Racontez à la oui. rentrée comment ça s'est passé. On compte sur vous. Et la météo des infos, Laetitia, et on revient. On repartira avec vos questions animaux au 32 16 comme chaque dimanche matin. A tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. RMC sur Le week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Cet après-midi, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Alors, je ne sais pas si Valentin Maillot a 14 chats chez lui, mais en tous les cas, ça c'est clair, il, il sera a un 14... petit peu. Il a 4 il un petit peu à l'étroit chez moi quand même. 14, <rire> ça fait beaucoup. Oui. Mais en revanche, il a toutes les cartes de Météo France pour nous dire un petit peu le temps qu'il va faire aujourd'hui. Exactement, François, et le ciel qui reste encore chargé aujourd'hui sur l'est du pays, de l'Alsace à la région Paquet et sur la Corse, les nuages sont encore prédominants, mais les averses sont un petit peu moins nombreuses quand même, mais plutôt localisées. Et puis, peut-être encore quelques coups de tonnerre sur le relief corse et sur les Alpes cet après-midi. Sur la Bretagne et la Normandie, là aussi euh, vous vous réveillez sous un ciel chargé des nuages qui vous pourront donner ça et là quelques gouttes en fin de journée. Ailleurs de la frontière belge au Pyrénées, en passant par l'île de France le Poitou-Charente, l'Aquitaine, on attend une journée vraiment agréable et ensoleillée dès ce matin les températures sont globalement de saison cet après-midi 22 degrés à Brest et Cherbourg 24 à Biarritz et Auriac, 26 à Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand 27 pour Bordeaux et Lille 28 à Bastia, 29 degrés à Paris 32 pour Marseille et Perpignan et puis 33 degrés à Nîmes cet après-midi La météo avec Top Garage, plus... 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préserve. TLC, il est 6h30. Un point sur l'actualité. Claire Tchekagini, bonjour Claire. Bonjour, Chris Froome en route pour un troisième sacre sur les champs élysées cet après-midi. Le coureur britannique devrait, sauf surprise, remporter la grande boucle après ses victoires en 2013 et 2015. Romain Bardet devrait lui aussi conserver sa deuxième place sur le podium. La 21e et dernière étape du Tour, c'est à suivre bien sûr sur RMC à partir de 16h dans l'intégral Tour. Polémique autour du contrôle des armes en Allemagne après la tuerie de Munich vendredi soir. Deux ministres d'Angela Merkel ont mis en cause la législation sur les armes. Les autorités cherchent à savoir comment un jeune homme qui présentait des troubles psychiatriques importants a pu se procurer un pistolet. Le jeune homme était notamment fasciné par la tuerie commise par Anders Breivik en Norvège il y a 5 ans. 80 morts et 231 blessés. Dernier bilan du carnage qui s'est produit dans une manifestation à Kaboul en Afghanistan. Hier, des chiites minoritaires dans le pays défilaient contre les persécutions dont ils sont l'objet. L'attentat suicide a été revendiqué par Daesh. En Turquie, fermeture, fermeture de milliers d'écoles privées et d'organisations caritatives. Et garde présidentielle dissoute Après le coup d'état manqué de la semaine dernière Le président Erdogan renforce sa main mise sur le pays Cinquième nuit consécutive de violence. Dans le Val-d'Oise à Beaumont-sur-Oise Un véhicule de gendarmerie a été la cible de tirs d'armes à plomb 265 forces de l'ordre et 65 paupiers été mobilisés cette nuit Ces violences font suite à la mort d'Amada Traoré Un jeune homme mort lors de son arrestation La cote de popularité de François Hollande Grimpe de 3 points comparé au mois de juin Selon le baromètre IFOP pour le journal du dimanche, 17% des sondés seulement sont satisfaits de l'action du Président de la République contre 21% qui est le sont de celle de Manuel Valls. En Formule 1 Grand Prix de Hongrie cet après-midi, Nico Rosberg sur Mercedes partira en pôle position pour la quatrième fois de la saison. Juste derrière, il y aura son coéquipier Lewis Hamilton et Romain Grosjean sera lui en 11e position. Vous écoutez RMC 6h32, le retour tout de suite de François Sorel et des experts. Claire, vous n'avez pas de chat à la maison Non. Ah non, je suis désolé, je n'ai pas d'animaux Non, non, non, mais c'était simplement Là je vais faire un petit sondage en fait Toutes les personnes qui vont passer ce matin Je leur demanderai s'ils ont un chat ou plusieurs Laetitia, on revient dans un instant C'est reparti pour ce week-end des experts animaux On vous attend vos questions 32-16, à tout de suite RMC, le week-end des experts 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. 6h33, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux avec la seule ludique, la Tia Tia Notre veto, qui c'est Le veto, bien sûr. Bien hein. sûr. A noter, Laetitia, que nous serons là la semaine prochaine, dimanche prochain. Oui. Voilà. Mais pas les, les, les, les dimanches d'après, puisque ça sera les Jeux Olympiques. Qui Et voilà, à... avec des matinales spéciales durant tout, euh, toute la durée des Jeux Olympiques, donc matinale spéciale même le week-end sur les JO et nous on reviendra à la rentrée toute fin août Laetitia dans un instant, notre quiz de la vie privée des animaux avec euh, quand même des propositions étonnantes hein, concernant ces lions qui euh, doivent être tenus à distance du métal, Du hein. bétail, et notamment des vaches, mm. comment fait-on Eh bien la réponse dans une minute mais auparavant c'est Michel que nous accueillons et qui nous a appelé au 32 16, bonjour Michel Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour, ah, bon. bonjour Michel. Bonjour <rire> Michel, on vous écoute. Ben, alors voilà, j'ai deux chattes, dont une qui s'appelle Praline, qui a 21 ans. 21 ans 21 ans. Praline, c'est... Elle voit bien, elle entend bien, elle marche très doucement. C'est vrai oui. 21 ans, vous savez, c'est centenaire, ça doit être 105 100, ou 110 ans en, oui. en âge humain. Vous voyez oui, elle va très bien, elle, elle crache sur la nouvelle chatte et puis elle... Euh, Elle lui donne des baffes. C'est qu'elle ah va ouais, très bien. Bonne ambiance, donc. Va bien tout va bien. Mais bon, ça ne va pas bien loin parce que comme l'eau se rebiffe, ça va. Oui, oui ça va. bah oui. c'est c'est. Euh, elle respecte quand même oui, l'ancienne. Euh, l'ancienne. Oui, oui. Mais alors... bon, alors elle a un problème, oui. que, bon, elle a des croquettes à disposition toute la journée, et autrement, je donne un Denis sachet au fur et à mesure. Bah que. Alors, oui, d'accord. De, oui. C'est bon, très bien en ce alors, moment parce que là, entre parenthèses, euh, comme il fait chaud, euh, comme on vient de le voir avec la météo, euh, c'est bien aussi de donner des sachets aux chats parce que dans le sachet oui. ou les boîtes, hein, bien sûr, euh, il y a beaucoup d'eau et voilà, ce qui manque dans les croquettes. Des, des voilà. sachets de toute façon, euh, tout le temps. D'accord. Et, et donc, donne aussi du lait spécial pour chats. D'accord. Voilà. Bon, bien pour, euh, spécial pour chat, c'est-à-dire sans lactose. Hein, qui voilà, un... j'achète voilà. chez le vétérinaire ou au supermarché, ça dépend où je vais. D'accord. Très bien. Alors, quand, le, alors le problème, c'est que, bon, ben, Praline, quand elle mange de la nourriture humide, ça va. Oui. Mais quand elle mange les croquettes, oui? après, elle se frotte euh, très très fort sur euh, les joues. Oui. Comme mm -hmm. si elle voulait retirer quelque chose qui l'a gêné à l'intérieur. D'accord. Le... Oui Oui, alors, euh, bon, je pourrais arrêter les croquettes, mais elle va manger celle de, de, de Frida euh, qu'on a adoptée il y a... Eh oui, oui voilà. Elle aime elle bien les croquettes. croquettes les et ça ne le fait, Frida. Michel, ça ne le fait que quand elle mange des croquettes, quand elle mange de la voilà, nourriture. Voilà, unique, il oui, y c'est dur. Je pense que c'est dur. eh ah bah c'est ça. Les friandises, pareil. Ah ouais. Les friandises, pareil. De... Oui. Et le lait, ça va. Avec le lait, ça lui nettoie tout de suite. Dès qu'elle boit le lait, ça, ça s'arrête aussitôt. Et, et ça la calme. Bon, ouais. bah écoutez, qu'est-ce qui se passe Les croquettes réveillent une douleur dans sa bouche tout simplement euh, parce que c'est dur c'est sec c'est dur euh, et, et d'ailleurs c'est bien pour ça que les croquettes euh, sont aussi euh, un peu la brosse euh, la brosse à dents <rire> des des chats et des chiens ouais. c'est vrai euh, ceux qui mangent des croquettes ont moins de tendance à, à déposer du tartre parce que les croquettes parce que parce qu'elles sont dures font un, un brossage mécanique si vous voulez des des dents le problème chez vous Michel c'est que votre chatte soit elle a une gingivite Hein, une inflammation de la gencive suite, par exemple, au tartre. Alors, à 21 ans, si elle a pas de tartre, c'est quand même, euh, voilà, c'est ça, ça, ça n'existe pas. Si vous voulez, elle est, elle est âgée, donc c'est sûr qu'elle a du tartre. Soit peut-être, Michel, elle a un absédentaire, soit encore un ulcère hein, au niveau des, des gencives, enfin, qui crée de la douleur. Soit même aussi, y a, euh, on peut avoir un, un, un corps étranger qui est coincé entre deux dents. Vous voyez une petite arête ou je ne sais pas ça, tout ça fait que quand elle mange des croquettes ça réveille cette douleur donc que fait votre chatte elle se frotte les joues pour enlever cette douleur pour enlever cette ce désagrément qu'elle a dans dans dans la bouche euh, et le fait de boire du lait bah ça calme tout simplement cette douleur donc Michel il va falloir bien entendu aller voir votre vétérinaire ça va pas s'arranger bien entendu euh, faites attention on peut y avoir un absédentaire et savoir aussi une chose c'est que Comme chez l'homme, quand on a une infection au niveau de, des dents euh, due au tartre ou à etc., euh, il y a des toxines qui vont après dans le sang, voire même des bactéries, qui peuvent attaquer le cœur, qui peuvent attaquer les reins, qui peuvent attaquer le foie. Le foie. Donc elle a 21 ans, c'est une vieille dame, donc il faudrait, euh, voilà, il faut absolument aller voir votre vétérinaire pour qu'il regarde dans sa bouche euh, bah, si elle a du tartre, si elle a une gingivite, un abcès, etc. Euh, pour, alors, à 21 ans, je suis pas sûr qu'il qu puisse l'anesthésier pour lui faire un détartrage si elle a du tartre mais au moins lui donner euh, des, des antibiotiques, voire des antidouleurs euh, pour éviter justement euh, que ça, ça s'aggrave et pour, euh, pour qu'elle soit mieux et qu'elle puisse manger ces fameuses croquettes. En tout cas en attendant, mmh. euh, votre rendez-vous chez le vétérinaire donnez-lui beaucoup de sachets hein, pour qu'elle euh, qu d'abord qu'elle boive aussi beaucoup dans le sachet hein, comme je l'ai dit, il très... y a beaucoup d'eau et puis euh, voilà, n'attendez pas Michel, la semaine prochaine, prenez un rendez-vous chez votre vétérinaire pour qu'il regarde dans sa bouche ce qu'elle a. Merci beaucoup, Michel. Dans Merci, quelques... Michel. Dans quelques instants, Laetitia, nous aurons Arlette, euh, qui a un problème avec sa chatte, qui ne boit plus. Oui. Euh, elle est jeune, en plus, elle a 3 ans. Donc, on va en parler dans un instant. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez joindre notre veto, Laetitia Barlerin. Nous sommes en direct, et vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant. 3216 ou bien animaux.rmc.fr, avant de parler tout à l'heure de la médiation animale, des bienfaits de l'hydrothérapie chez les animaux. On évoquera aussi quelques chiffres concernant les animaux perdus. Et puis... Euh... On vous fera découvrir une course de dromadaire. Et oui, ça existe. Et c'est pas euh, du côté du Maghreb. Hein? Non, non, c'est ici, en France. <rire> Laetitia, tout de suite, c'est notre quiz de la vie privée des animaux. Et avec je... une, quand même une question étonnante ce matin. Voilà, et je vous emmène en Afrique, au Botswana, où il y a un problème entre les éleveurs de bétail et les lions. Oui. Parce que bah, les lions, euh, c'est un peu... Voilà, c'est des prédateurs donc ils voient du bétail, ils peuvent la, les attaquer. Et puis c'est tentant, c'est comme s'ils avaient des, des côtes de bœuf tout autour d'eux. Et bah, voilà, et comme ils ont tendance à attaquer le bétail, bah, les éleveurs ne sont pas contents et attaquent les lions. Et voilà. Donc pour sauver tout ce beau monde... De manière euh, pacifique. De manière pacifique, des scientifiques ont testé avec succès une stratégie étonnante pour protéger bétail et lions. Alors laquelle Soit peindre les vaches Soit mettre des perruques aux vaches, soit donner de l'ail à manger aux vaches. Donc les peindre Voilà, peut-être les peindre couleur lion. <rire> une petite perruque. Oui, parce que couleur zèbre, non. Ouais, couleur... <rire> bah, non, ça ne servira pas à grand-chose. La perruque, ça ne va pas être facile hein, de mettre une perruque sur une vache, quand même. Parce qu'en plus, il faut qu'elle soit avec les cordes et tout. Enfin, c'est un peu embêtant. Euh, et puis euh, la troisième proposition, vous Donner de l'ail, oui, donc. Alors nous avons nous avons déjà beaucoup de participants sur le mail Laeticia Michel pense que euh, il faut peindre les vaches. C'est le cas aussi d'Alain qui nous dit ça. Oh Chu qu'on salue et qui nous dit aussi qu'il faut peindre les animaux. Qu'est-ce que nous avons aussi Nous avons Manu qui nous dit euh, il peigne les yeux ouvre des yeux ouverts. Sur le derrière des vaches, Manu, franchement, est-ce que c'est bien sérieux tout ça Sébastien aussi pense que c'est la peinture. Marie aussi. Nous avons Claude qui nous a laissé un petit mail en disant que lui pense qu'il faut donner de l'ail à manger au bétail. En plus, ça rime. Ail, bétail, ça pourrait être pas mal, ça tient. Bon. Alors... Ah Moi, je veux dire la peinture, Laetitia. La peinture, je veux dire en fait. la, pe la, la peinture. Alors, on fait un atelier peinture pour euh, les le bétail, c'est ça calme les la peinture. <rire> Alors, bah, écoutez... Euh, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bien sûr. C'est mon dernier mot. Voilà. bah Écoutez, euh, euh, je, je pense que les auditeurs d'RMC ont raison. Non, non, non, c'est moi qui ai raison. <rire> les auditeurs m'ont très, très peu aidé. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est... La peinture, alors pas n'importe quoi, bien sûr on ne demande pas aux éleveurs de peindre euh, des zébrures euh, sur, sur les flancs des vaches, mais un des auditeurs a donné la bonne solution, on peint, on peint des yeux sur la croupe des vaches, sur les fesses des mais vaches. Des yeux, vrai. comment des yeux Bien ouvert Des yeux, oui, des yeux. Pourquoi Parce que les scientifiques se sont, euh, ont remarqué que euh, les lions avaient tendance à euh, désamorcer, si vous voulez, leur attaque quand ils se sentaient observés. <rire> Donc, quand ils voient les fesses des vaches, avec ils se, se sentent des... observés. Ben, alors, des gros yeux sur les fesses des vaches. On va mettre une photo sur Facebook. Des <rire> yeux sont... peints, quoi. Oui, vous peignez juste des yeux sur les vaches. Tiens. C'est facile en plus, avec des beaux cils si vous voulez, un beau beau mascara, vous voyez. ouais, ouais <rire> ça peut être joli. Ouais. Et vous peignez, voilà. Et, et il semblerait que ça désamorce pas mal d'attaques de, de, de lions. Alors ça ne les annule pas non plus, mais les attaques ont diminué depuis qu'on a peint. Alors ils ont fait une mais expérience dans, en plus, dans, un élevage, voilà, dans un élevage, dans un village. Ouais. Et ça, ça, ça les intrigue et ils se sentent observés. Mmh. Donc en se sentant observés, ben, ils, ils pensent qu'il y a un problème, donc ils vont plus loin, quoi. Jusqu'à ce qu'il s'y habitue peut-être Jusqu'à ce qu'il s'y habite peut-être, je sais pas eh On ouais. verra, on verra En Mais... tout cas c'est étonnant C'est étonnant ouais. euh, Bon en tout cas merci à tous les auditeurs qui ont joué avec nous ce matin Et euh, Laetitia on va revenir dans une petite minute Pratiquement 7h moins le quart Nous allons retrouver Arlette euh, Qui euh, a un chat qui ne boit plus Donc elle se pose des questions, c'est pas normal Le 3216 ou bien Animaux.rmc.fr N'hésitez pas à nous appeler ce matin pour joindre notre Veto 3216 donc à tout de suite On est là dans quelques secondes Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Bon dia, con alegria, avec RMC, on est déjà Rio pour les Jeux Olympiques 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode Olympique. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, la guerre des enchères est déclarée. Parmi nos anglais déchaînés, qui fera la meilleure offre pour remporter le conteneur Qui fera la meilleure affaire Aux quatre coins de l'Angleterre, une compétition furieusement endiablée. Enchère à tout prix, spécial British, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h moins le quart, c'est RMC, c'est le week-end des experts et les animaux avec notre vétérinaire qui est là tous les dimanches sur RMC 6h, 8h. Euh, Profitez-en pour la joindre si vous voulez poser une question, peut-être une question concernant votre animal avant de partir en vacances avec lui ou alors partir sans lui, c'est vrai que c'est toujours des moments un petit peu délicats. Euh, Profitez-en Voilà, Laetitia peut vous donner un maximum de conseils au 32-16 bien évidemment. Et d'ici là nous accueillons Arlette. Bonjour Arlette Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Arlette. Bienvenue Arlette. Bienvenue. Merci. Et voilà, on, vous soucis, on vous écoute. J'ai des soucis avec ma petite chatte Kiki. Kiki que je <rire> Kiki, que j'ai récupéré. C'est marrant, oui. <rire> Kiki. Oui, mais parce qu'elle a un comportement un petit peu de chantant normal. Elle est très, très active. Et là, euh, depuis euh, depuis quelques, quelques semaines, plusieurs semaines même, elle ne voit plus. Elle ne Alors, boit mais plus Elle ne boit plus. Elle ne boit pas. Elle a un comportement tout à fait bizarre à savoir qu'elle sent tout et euh, elle, elle va va pas compter vers les choses. Et puis d'un seul coup, on dirait qu'elle a reçu une décharge électrique. Elle fait un bond en arrière comme si elle avait été piquée par quelque chose. Quand, quand et, elle s'approche de l'eau, c'est ça euh, ben, Pas que de l'eau. Hier soir, c'était le rideau. Elle s'approchait là à pas compter tout doucement. Puis, euh, et puis d'un seul coup, elle a fait un bond en arrière. Et alors, l'eau, pareil, le, son museau ne touche même pas la surface. Euh, euh, voilà. Donc, elle elle, elle s'approche de l'eau et elle veut ah, boire, mais elle ne boit pas. Ou comment non, elle fait Non, même maintenant, euh, bon, j'ai essayé de lui mettre sous le nez parce qu'elle a des, des tas de gamelles partout. Ce n'est pas le seul chat que j'ai. Et, et, et elle évite l'eau, quoi. Elle, elle, elle, ça ne l'intéresse absolument pas. Et la et nourriture même, elle, Et même la nourriture. Alors, la semaine dernière, elle a pas mal mangé. Mais là, euh, cette semaine, ça, bon, elle, elle, elle s'approche, elle le sent, elle s'en va. Voilà. Donc, euh, je, je l'ai menée, menée chez le vétérinaire, oui. euh, qui lui a décelé une gingivite. Oui. Donc, elle a été traitée par euh, Doxival et ménoxydil. Bon, elle a, elle a de manger, elle n'a pas bu. Et puis, au bout de, de, de quelques temps, bon, moi euh, bon, je la fait boire à la pipette. Donc j'ai retéléphoné, je l'ai re euh, ramené. Euh, bon ben pas plus, elle n'a pas de fièvre. Euh, bon là c'était tout ça. Euh, bon euh, alors une autre médication. Je l'ai marqué sur mon mail, je un petit peu Oui. oui. Et, et, et, et, et, pas, et pas mieux. Donc j'ai changé de veto pour voir un petit peu. Euh, et, bon. <rire> et à alors, chaque fois on sais. vous donne des antibiotiques pour une gingivite. Et je crois euh, pour, faire, euh, pour euh, faire plus bref euh, que vous avez un rendez-vous pour savoir un petit peu si elle n'a pas quelque chose dans la bouche. On, on en parlait voilà, justement voilà. Avec, euh, avec Praline euh, juste avant euh, la, la voilà, chatte. Mais, mais elle l'a mangé donc ça, ça passe. Ça, moi, ça passe, elle l'avale. Question... Elle l'avale, ouais, elle, avale, elle avale. Donc moi je crois que c'est une question d'odorat, elle ne sent pas. Alors est-ce qu'elle aurait été piquée, je suis dans le sud, dans le Luberon donc est-ce qu'elle aurait été ah. piquée par une bête, parce qu'elle a la spécialité d'attraper tout ce qu'ils veulent Et est-ce que ça aurait pu faire un œdème quelque part enfin, mmh. Je ne sais pas. Là, non, je... non, Alors. Elle, elle, Elle aurait d'autres moi, moi je pense... euh, alors d'après ce que ce que vous dites c'est que euh, elle a peur de enfin c'est pas qu'elle a peur d'eux aussi quelque part elle a peur de l'eau elle a peur de s'approcher des gamelles d'eau pour boire euh, où elle sent et puis elle veut pas elle veut pas les boire alors oui peut-être que un jour enfin je sais pas c'est ce qui s'est passé mais peut-être qu'il y avait une, un insecte dans la gamelle d'eau qu'elle a bu et que l'insecte l'a piqué ou que, que l'insecte euh, lui a fait peur Peut-être qu'un jour, elle a commencé à boire de l'eau et il y a eu un bruit sourd, euh, un pétard, un orage, ouais enfin, je ne sais pas, euh, quelque chose qui l'a effrayée. Donc elle associe la gamelle d'eau à cette peur. Euh, peut-être qu'au euh, moment de boire euh, l'eau, euh, elle a eu une vive douleur. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'elle a quelque chose justement dans la bouche qui lui donne une vive douleur. Euh, parce que quand. Euh, euh, manger et la paix, c'est deux choses différentes. Donc peut-être que quand mmh. elle sort la langue pour la paix, euh, il voilà, y a quelque chose. Et peut-être aussi euh, elle euh, elle n'a plus d'odorat. Mais si elle n'a plus d'odorat, elle ne mange pas. Hein, elle boit, mais elle ne mange pas. Donc euh, je pense pas que ça soit un problème d'odorat. Même si elle a faim même si à la fin parce que c'est en fin de compte c'est l'odeur oui, c'est l'odeur qui va lui donner l'appétit voilà. en quelque sorte c'est l'odeur qui lui donne l'appétit par exemple ça. les chats qui ont ce qu'on appelle un euh, chat qui n'a euh, pas d'odeur peuvent se laisser mourir de faim. Par exemple le chat qui a le coryza, le coryza c'est un oui. gros rhume oui, oui, bien sûr. et du coup l'odorat diminue et euh, alors après on aussi a aussi un peu de fièvre mais c'est surtout que l'odorat diminue, le chat s'approche de l'aliment, il sait à peu près où est sa gamelle et qu'il y a normalement un aliment dedans, il sent il sent rien Et ça lui ouvre pas l'appétit, et du coup il peut ne pas manger. Donc Arlette, je pense pas que ça soit un problème d'odorat. C'est soit un problème de comportement, c'est-à-dire que elle a eu tellement. Euh, Peur, euh, ou mal quand elle a bu euh, un jour et du coup elle anticipe ça et elle se dit oh là là dès que je m'approche d'une gamelle euh, il arrive quelque chose, soit un insecte me pique soit un, un bruit sourd soit euh, quelque chose soit elle a une douleur euh, au niveau de la langue par exemple quand elle boit euh, et, euh, et du coup elle ne veut pas boire pour ne pas réveiller cette douleur qu'elle a eue ou ouais. qu'elle n'a peut-être plus mais en tout cas elle anticipe et le fait qu'elle commence à Avoir peur... Des rideaux, de choses comme ça, euh, ça indique plus un problème de comportement. C'est-à-dire que de cette peur de s'approcher de sa gamelle, elle, elle généralise une peur de s'approcher à quelque chose qui, qui, euh, qui bouge. Euh, peut-être demain, elle aura peur de sortir mmh. ou d'autres choses. Donc ça, c'est plus dans le comportement. Alors moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est bien de mettre euh, des gamelles d'eau un peu partout. Mais il faut peut-être euh, essayer de lui donner à boire, par exemple, au robinet. Mmh. Parce que le robinet, l'eau coule, ça n'a rien à voir avec une gamelle donc essayez justement de lui donner euh, cette cette, des, cette eau euh, ou même de faire euh, je sais pas moi avec de l'eau de de, de de lui montrer euh, de l'eau qui coule pour qu'elle essaye ou de l'eau même qui goûte au robinet mmh. peut-être que ça lui permettra de, de boire et puis euh, je sais que votre vétérinaire vous propose euh, de, de la voir euh, cette semaine pour voir si elle n'a pas quelque chose dans la bouche oui. il faudrait le faire euh, faire une anesthésie et puis même légère légère et voir si elle n'a rien au niveau de la langue sous la langue, mmh. etc., au fond Mais de ça la gorge. C'est ouais. pas quelque bien chose bien qui, justement, mmh. réveille une douleur quand elle boit, euh, quand elle lape, et qui expliquerait comme ça son aversion de la gamelle d'eau. Parfait. Merci beaucoup, Arlette, pour votre appel. tenez-nous au courant. Bien, bien sûr, aussi. Vous, comme vous pouvez nous envoyer un mail. Hein. Voilà. animaux.rmc.fr Et si vous nous joignez par mail pour poser une question à Laetitia, n'oubliez pas votre numéro de téléphone, les amis. On enchaîne avec Cécile, maintenant. Bonjour, Cécile. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Euh, alors ma question, c'est brève. Ma fille euh, ma fille a un, un griffon cortal depuis oui. 10 ans, donc elle les a eu pour ses 30 ans. Oui. Et elle, euh, elle est en forme, sauf des douleurs au pas de la prose. Oui, à 10 ans. Oui. Oui. Et mon idée, c'était pour ses 40 ans de lui offrir une petite sœur à, à cette chienne qui est adorable, Bon, qui est très gentille. Est... Mais je me pose des questions. Est-ce que ça va pas la perturber d'avoir un chiot avec elle, étant donné son âge Et je me pose vraiment des questions. Écoutez, euh, non sauf si euh, la, la, la, le, le griffon en question la, la, la chienne griffon a des problèmes euh, soit de, de comportement, d'anxiété par exemple un chien qui est très anxieux vous lui mettez en plus un autre chien à la maison, ça augmente son anxiété si un chien okay. est dépressif, ça augmente sa dépression vous voyez, alors si elle est en pleine forme sauf ses petits problèmes d'arthrose il euh, n'y a aucun problème au contraire, vous allez voir que euh, ce, ce griffon va euh, retrouver une seconde géographie jeunesse avec le chiot. Parce que le chiot va débouler dans la maison avec son énergie, avec son envie de jouer. Ça va ça va peut-être la perturber au début. Elle va d'ailleurs au début le remettre à sa place, ce petit chiot. Il faudra mmh. pas intervenir. Elle va jouer la maîtresse d'école, mmh. ce qui est très bien. Euh, ce qui est très bien parce que le chiot va en plus grandir avec un chien adulte qui va le Cadré. Et ça, c'est ah oui. génial pour l'éducation. C'est-à-dire que quand le chiot dépassera les bornes, alors souvent, nous, on n'ose pas. Une correction. Voilà. Et, et ça, les chiens savent faire. Et elle le fera instinctivement, même si elle n'a pas eu de chiot dans sa vie. Elle n'a fera... pas, pas eu de chiot, mais par contre, moi, j'ai un coquère avec qui euh, elle, vit, euh, elle vit très souvent, on va dire. Hein. Et ils s'entendent bien. Et ils s'entendent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont indifférents l'un à l'autre, ils font leur vie, ça se passe très bien à 6 ah mais... ans euh, bon euh, voilà. non non mais là là vous allez voir comme c'est un chiot ça, ça, ça change toute la donne vous inquiétez pas la chaîne ne va pas être jalouse du chiot parce que c'est souvent ce qu'on craint. Voilà, c'est la, la jalousie, peur, ça, ça la torture, ça la traumatise, elle non, est peut-être si, si, si psychologiquement elle est bien, c'est-à-dire elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas dépressive, il y a aucun problème. voyez, mmh. donc ça va. Au contraire, euh, elle ne va pas être jalouse, donc ne vous inquiétez pas, elle ne va pas, euh, voilà, exprimer sa jalousie en attaquant le chien ou en étant en dépression, par exemple, je ne sais pas. Non, non, vous inquiétez pas. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va voir arriver un chiot. Bon, euh, qui euh, va prendre possession de la maison, qui va attirer l'attention de tout le monde. Donc, il faudra quand même, et ça, c'est c'est là où il faut faire attention. Nous, euh, c'est que euh, on est tellement accaparé par ce chiot, cette voilà, nouveauté, que, que oui. on, on, on va en oublier le, la chienne. Donc il ne faudra pas l'oublier Donc il faudra, Donc, il ouais. faudra euh, pareil, avoir des rituels avec elle La sortir le matin à telle heure, machin, nan, nan. Faire des sorties, des balades avec elle Sans le chiot, ça faudra mmh. dire à votre fille C'est important, oui. pour retrouver Cette relation qu'elle a avec cette chienne Et alors cette chienne, elle va Vraiment materner le chiot Et elle va l'éduquer, vous allez voir Ça va être extraordinaire mmh. parce que, euh, il sera Encore mieux éduqué que s'il était tout seul c'est vraiment ça, euh, et surtout très important, et ça je le répète n'intervenez jamais quand ouais. la chienne Euh, vraiment euh, euh, corriger, veut euh... corriger le chiot, même si ça vous paraît, oui, oui, oui. même si le chiot hurle, même si vous avez l'impression qu'elle va Il y a beaucoup de bluff derrière tout ça. Voilà, il y a beaucoup de bluffs, et c'est comme ça. et euh, euh, voilà Mais surtout, demandez à votre fille mmh. avant, parce que peut-être qu'elle n'est pas prête pour accueillir un tout chiot. Tout à fait, hein. exactement, c'est vrai. Merci beaucoup Cécile. On enchaîne Laetitia avec euh... Pardon, la question mail de Lynn. Comment savoir quelles plages françaises sont autorisées aux chiens, Laetitia Y a-t-il un site internet qui les répertorie Et quel risque est-ce que je prends si je vais avec mon chien sur une plage non autorisée. Ah bah, le risque, c'est une amende. Euh, faut savoir que... Euh, pas des points, c'est euh, pas comme un euh, radar. Non, mais une amende quand même, de 11 euros, et puis alors, plus, alors, si vous laissez Des déjections de chiens sur la plage, c'est pire. Il y a des, des municipalités où vous payez 450 euros si vous laissez une déjection. Ah oui, c'est vraiment dissuasif. Ah oui, c'est pas parce qu'il y a du sable et que le chien, le chien ah oui. creuse un peu qu'il faut laisser les déjections sur la plage. Vous vous, vous rendez bien compte qu'il faut bien sûr amener son petit sac. Alors, en France, il y a beaucoup de plages qui sont interdites aux chiens, il faut le dire. Euh, il y en a d'autres qui sont autorisées aux chiens. Euh, et beaucoup sont autorisées, dans celles qui sont autorisées, sont autorisées à certaines, certaines heures. Tôt le matin oui. ou tard le soir, genre après 18h ou 19h, quand ben, euh, ceux, ceux qui vont à la plage sont partis. Hein, voilà. Euh, donc ça, tout ça, c'est marqué à l'entrée de la plage où vous vous appelez la mairie euh, parce que c'est la municipalité qui décide par un arrêté si telle ou telle plage est autorisée euh, aux chiens. Oui. Il y a même certaines mairies, et il me semble que c'est à Nice, où il y a une plage qui est réservée carrément aux chiens. Petite plage réservée oui. aux chiens. Alors faites attention aussi, certaines municipalités autorisent l'accès de la plage aux chiens en laisse mais n'autorise pas la baignade D'accord. donc tout ça c'est marqué à l'entrée de la plage mais il existe des sites internet bien entendu celui auquel je pense tout de suite c'est le, le site de la fondation 30 millions d'amis ça a été le premier site à faire qui référence vraiment, les plages. Voilà une cartographie des plages alors mmh. vous entrez la plage où vous allez euh, la région et ils vous disent exactement euh, ce, -ce qui, euh, que vous pouvez faire avec votre chien oui. ou pas et c'est vrai que la fondation 30 millions d'amis réactualise chaque année ces plages et vous allez vraiment sur le site 30 fr et vous aurez, alors vous aurez non seulement les plages mais vous aurez aussi les campings qui acceptent les animaux, les hôtels, les pensions euh, enfin, les campings le, oui, les, les, les pensions les euh, tout ce qui est euh, location, etc. qui acceptent les animaux tout ça vous aurez sur ce site c'est très bien fait, mais euh, comme je vous dis, ne vous aventurez pas sur une plage interdite aux chiens parce mmh. qu'il y aura toujours quelqu'un euh, de la municipalité euh, qui viendra et qui vous fera payer un PV de 11 euros Voilà. ça fait cher euh, la sortie c'est sûr. quand même Merci Laetitia on va revenir après la météo et les infos les amis, pour notre deuxième partie dédiée aux animaux on va parler de l'hydrothérapie, de la médiation animale, des animaux perdus et même d'une course de dromadaire ah oui, c'est assez costaud et ce sera juste après la météo et les infos de 7h et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous appeler au 32 16, à tout de suite Le week-end des experts sur RMC, vos animaux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 Allez, on jette un oeil sur la météo de ce dimanche sur RMC avec vous Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Toujours un peu la même tendance ce dimanche côté ciel, même si ça s'améliore un peu. Alors dans le détail, l'est du pays garde encore un ciel chargé des frontières du nord-est à la région et en Corse. Les nuages restent prédominants, mais donnent de moins en moins d'averses, des gouttes surtout localisées sur les reliefs et la côte d'Azur cet après-midi. Des coups de tonnerre aussi possibles sur le Jura, les Alpes et le relief Corse. Ailleurs, ciel bien nuageux aussi sur la Bretagne et les côtes normandes aujourd'hui. Un peu de brouillard ce matin et quelques gouttes attendues en fin de journée. Mais sinon, sur une grande partie du pays, ce sera encore bien ensoleillé. Sur les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire et jusqu'aux Pyrénées, vous profiterez d'une journée vraiment agréable. Demain et mardi, le ciel va petit à petit se décharger des nuages. Le soleil sera bien plus présent sur une grande partie du pays. Et puis, à partir de mercredi, on trouvera un temps estival sur tout le pays. Les températures sont globalement de saison. Cet après-midi, 22 degrés à Brest et Cherbourg, 24 à Biarritz et Aurillac, 26 à Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand, 27 pour Bordeaux et Lille, 28 degrés à Bastia. 29 à Paris, 32 degrés pour Marseille et Perpignan et puis 33, le maximum à cet après-midi. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec à 14h Formule 1, le Grand Prix de Hongrie et dès 16h Intégral Tour de France. Dernière étape, Chantilly-les-Champs-Elysées.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 C'est RMC, il est 7h. Toute l'actualité maintenant avec Claire Chekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Dispositif de sécurité exceptionnel pour l'arrivée du Tour de France sur les champs élysées cet après-midi et le troisième sacre de Chris Froome. Le français Romain Bardet devrait lui aussi monter sur le podium, mais sur la deuxième marche. Après la stupeur, l'hommage aux victimes de la tuerie de Munich. Par ailleurs, l'enquête a révélé que le tireur n'était pas un terroriste mais un jeune homme souffrant de troubles psychiatriques. La France a deux doigts de commettre une grosse bévue policière. Les autorités ont failli renvoyer en Tunisie un L'homme fiché par les services de renseignement et assigné à résidence est donc inexpulsable. Les Champs-Élysées sous très haute surveillance cet après-midi pour l'arrivée du Tour de France, tout le secteur sera bouclé par les forces de l'ordre, interdiction de boire de l'alcool, de disposer d'un quelconque objet pouvant servir d'arme, pas de quoi décourager pour autant les fans comme Thomas que Clément Fraioli a rencontré. Thomas est responsable d'une boutique de vélo à Paris. Il n'a jamais manqué une arrivée du Tour de France à la télévision. Et cette année, pour la première fois, il y assistera sur les champs élysées Et ce n'est pas le risque d'attentat qui l'en empêchera. On va continuer à vivre normalement. Sinon, on réfléchit à tout et on n'assiste plus à rien. Donc euh, on continue à, à assister aux événements comme ça qui se produisent pas souvent. Et pour garantir la sécurité des spectateurs, un dispositif renforcé est mis en place. Avec notamment l'obligation pour les restaurants des champs élysées de fermer leurs terrasses une consigne assez mal accueillie par Kewin, chef de rang au Bistro 25 sur les Champs. Ça nous fait une grosse perte de chiffre d'affaires, surtout que c'est un événement vraiment important pour nous. Il y a énormément de personnes donc on se retrouve avec 50% en moins de, de chiffre d'affaires, simplement. Mais la grogne des restaurateurs n'empêchera pas le public de venir nombreux. L'arrivée des coureurs sur les champs élysées est prévue aux alentours de 17h50. Une arrivée et un troisième sacre pour Chris Froome, après ses victoires sur le Tour en 2013 et 2015. Une quasi-victoire et en tout En tout cas, un bel exploit aussi pour le français Romain Bardet qui devrait conserver lui sa deuxième place. Ce qu'il ne réalise pas encore tout à fait. C'est juste dingue en fait, chaque année euh, je vous rencontre avant le tour et je vous dis que je veux faire un tour plus abouti que l'année précédente. Euh, J'y crois mais j'ai aucune certitude quand j'avance ça et chaque année ça se réalise. Donc je suis conscient aussi de la dynamique positive et, et de la chance que j'ai d'y vivre ça. Donc euh, c'est un accomplissement puisque c'est la concrétisation de beaucoup d'efforts euh, au sein du, du collectif, de l'équipe, du staff, de tout le monde et euh, je pense que c'est une belle récompense oui, pour tout le monde. Quand tout se passe bien, il faut, faut savourer, juste savourer ça maintenant. Romain Bardet au micro RMC de Jean-François Patureau. Du côté de l'organisation, on tire déjà un premier bilan sportif de cette 103 e édition du Tour. Pour Christian Prudhomme, ce fut un Tour pas comme les autres. C'est vrai que ça a été une édition particulière avec la domination de Chris Froome. Un Chris Froome que j'ai trouvé différent des autres fois. En revanche, ses adversaires n'étaient pas au niveau escompté. Uh, Alberto Contador est tombé uh, dès le premier jour il a traîné sa misère pendant une semaine avant d'abandonner Thibaut Pinot uh, s'est complètement dégonflé hélas pour nous français Nero Quintana n'était pas au niveau uh, qu'on pensait et seul finalement Rambamardet uh, était là avec une magnifique victoire d'étape à Saint-Gervais RMC, 7h04, retour au sport à la fin de ce journal. L'Allemagne pleure ses morts, deux jours après la tuerie de Munich. Des fleurs, des bougies ont été déposées sur le lieu du drame, juste devant l'Olympia Park. Joël a perdu un ami dans la fusillade, il est venu donc se recueillir hier. Je suis là parce que j'ai entendu qu'un de mes anciens camarades de classe a été tué dans la fusillade. Je l'ai appris par des amis et sur les réseaux sociaux. Il avait mon âge. Je l'ai croisé la semaine dernière. Il a même joué au foot avec mes amis il y a peu de temps. Ici, tout le monde se connaît. Au début, je n'ai pas réalisé ce qu'il se passait. On entend parler de Paris, de Nice ou même de Würzburg. Mais on se dit toujours que c'est loin, que ce n'est pas un problème. Et puis soudain, ça arrive à côté de chez vous. C'est difficile à croire. Pourquoi les gens font des choses pareilles Et les motivations du tueur ne sont pas clairement établies, mais on sait désormais qu'il avait donné rendez-vous via Facebook à ses victimes au McDonald's où s'est passée la fusillade. Il s'agissait d'un forcené étranger à la cause djihadiste et souffrant de troubles psychiatriques. Les précisions depuis Munich de l'envoyé spécial d'RMC, Léa Zachary. Un garçon sans histoire, voilà comment les voisins et connaissances de David Samboli le décrivent. Le jeune homme qui vivait avec ses parents dans un appartement au centre de Munich était plutôt solitaire et n'adressait pratiquement jamais la parole à ses voisins. Réservé, il aurait probablement été victime de harcèlement par des jeunes de son âge dans le passé. Un comportement qui confirme les déclarations des enquêteurs selon lesquelles David Alisamboli était en dépression. Fan de jeux vidéo de guerre, il était également fasciné par les tueries de masse. Les policiers ont ainsi trouvé dans sa chambre des livres et des articles de journaux en lien avec des auteurs de tueries, autant d'éléments qui étoffent petit à petit la thèse d'un acte isolé, méticuleusement préparé et vraisemblablement commis par un individu très fragile psychologiquement. En Afghanistan, Daesh a revendiqué le double attentat à suicide d'hier. Deux kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs lors d'une manifestation à Kaboul. Bilan 80 morts et 231 blessés. Aéroport de Roissy, vendredi, les autorités françaises sont en passe d'expulser Farouk Ben Abess, un belgeo tunisien, proche notamment de Fabien Klein. Fabien Klein, c'est celui qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre au nom de Daesh. Problème, Farouk Ben Abbes est assigné à résidence. Il est donc inexpulsable pour son avocat, William Bourdon, l'épisode d'il y a deux jours est inadmissible. Bombardé de télécopies le directeur de cabinet du ministère intérieur, le préfet, en disant Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous n'allez pas expulser quelqu'un dont la justice a besoin et qui un jour pourrait peut-être être jugé devant les juridictions parisiennes. Qu'est-ce que c'est que ce mépris, cette ignorance Mais l'idée, comme le suggère euh, l'arrêté d'expulsion, qu'il aurait fomenté ceci ou cela alors qu'il est surveillé comme le lait sur le feu, ça c'est déjà scandaleux. Et puis il y a la précipitation. Les dérives de l'état d'urgence, elles sont là. Euh, vous imaginez ce qui serait passé si Farouk Benabes, euh, si on n'avait pas pu intervenir à temps, était à Tunis où il n'a y pas le début d'une. Il est de belge. William Bourdon avec Anaïs Denet. En Formule 1, départ en pole position pour Nico Rosberg cet après-midi au Grand Prix de Hongrie. L'Allemand sur Mercedes a devancé son coéquipier Lewis Hamilton hier lors des qualifications à suspense et perturbé par la pluie, comme il l'explique au micro de Louis Hamar. Ça partait un peu dans tous les sens, hein. Euh, vraiment. C'était le spectacle là dehors. Euh, difficile, hein, vraiment, très très difficile, mais ça a bien marché dans toutes les conditions donc je suis content parce que euh, c'était une bonne journée. Ça va être chaud, c'est sûr, ça va être la bagarre. Euh, ce qui est bien comme ça, hein, parce que la réduite s'en proche, donc ça va être top. J-12 pour Rio. Chaque matin, RMC vous propose jusqu'au 5 août de découvrir des sportifs français qui partiront au Brésil. Marie Rio et Belly Besson sont quadruple champions du monde de NACRA 17. C'est une catégorie de voile. Présentation de deux forts caractères avec Camille Gelpi. Sur le bateau, ils sont un duo. Mais dans la vie, ils l'affirment d'emblée. On ne sommes pas un couple. <rire> ils se connaissent depuis l'enfance, mais n'avaient jamais navigué ensemble. Avec quatre titres de champion du monde glanés au passage et une casquette de favori pour les Jeux, le casting était le bon. C'est quelqu'un qui avait à peu près le même caractère que moi. On a à peu près le même le même âge. Je me suis dit que c'était euh, la personne adéquate, euh, en tout cas pour que ça fonctionne. Poussé aussi par l'esprit olympique qui brûle en eux, inspiré par des modèles aussi bien sur mer que sur Terre. J'ai regardé les Jeux Olympiques, je les regarde <rire> tout le temps. Marie-Josée Pérec aussi, c'est un gros euh, symbole. Vous l'avez déjà regardé à la télé Oui, oui, oui, oui c'est énorme. J'ai même pleuré, je pense. <rire> Marie-Josée Pérec, Marie-Josée Pérec ah, C'est énorme. Donc, euh, c'est vrai que tu te dis que bon, tu vas participer au jeu et euh, voilà, il y aura de l'émotion aussi, euh, <rire> aussi, je pense. À eux, désormais, de les faire vivre à nouveau. Le reportage RMC de Camille Gelpi. RMC, 7 h 8 Tout de suite, François Sorrel, les mais tout d'abord, les pronostics. Hein. Avec un tiers écarté qu'un plus cet après-midi à Maison Lafitte. Claire et Sébastien Narras tentent un coup de poker cet après-midi avec le 10 Belcanto et le 3 walek. Brahim Asloum reste fidèle au 4 V2 et Laurent Guédard, quant à lui, aime le 3 le 2 pardon, Mogadiscio et le 15 Bajan Triste. Ça nous donne donc le 10, le 3, le 4, le 2 et le 15. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker. Jouer avec excès, comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur Daxi. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous sommes de retour. 7h09, c'est RMC. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous vous réveiller. Eh bien, sachez que vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux que nous vous proposons tous les dimanches. 6h-8h sur RMC dans ce week-end des experts. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. On évoquera euh, avec lui le retour de la caravane. C'est vrai que la caravane a été pendant quelques années quand même synonyme de un peu de ringardise, hein, Laetitia, ça va, mais maintenant ça change, la caravane revient un peu à la mode. L'essai de la semaine, ce sera la Hyundai Ioniq électrique, puisque la semaine dernière c'était euh, en fait le modèle hybride que nous avions testé. Et puis le bon plan auto, en cas d'accident de la circulation, la rédaction d'un constat amiable est-elle obligatoire Tout cela donc à partir de 8h dans le rendez-vous auto et vos questions au 32 16 Mais d'ici là, Laetitia, bien sûr, on va passer cette deuxième partie ensemble avec tout à l'heure une course de dromadaire. Oui, qui a lieu à Saint-Omer, c'est en Bretagne. Ouais. Eh oui. Euh, alors c'est dans le cadre bien sûr d'un hippodrome mmh. et de courses de chevaux. Mais avant les courses de chevaux, ben vous verrez des dromadaires. <rire> et il y a une association française qui organise un championnat de France de courses de dromadaires. Et nous aurons justement avec nous, euh, avec nous euh, le, le représentant de cette association. On parlera aussi des animaux perdus et trouvés pendant les vacances avec des chiffres, hein, Laetitia. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a une, un organisme qui s'appelle le fichier d'identification des animaux oui. qui, euh, qui centralise tous les, les chiens et les chats tatoués ou pucés. Mm -hmm. Et euh, bah, ils ont des chiffres justement sur les animaux qui se perdent. Et on verra dans quelle région les animaux se perdent le plus, quels sont les mois où ils se perdent le plus, combien sont retrouvés euh, et quelles, ont, quelles sont aussi les races qui sont les plus euh, fugueuses, on va dire. On verra ça tout à l'heure. Mais pour débuter, Laetitia, on va évoquer la médiation animale. Ce matin, avec notre invitée Catherine Bartalo qui est là et qui est infirmière intervenante en médiation animale justement. Et fondatrice de l'association 4 pattes tendresse. Catherine, bonjour, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Alors vous avez créé il y a plus de 20 ans 4 pattes tendresse qui est une association de médiation animale. Alors, Avant on appelait ça la zoothérapie -thé mais c'est pas vraiment ça, c'est de la thérapie assistée par, euh, par les animaux. Alors dites-nous en quoi consiste cette médiation animale Bah, en fait, nous sommes des professionnels qui intervenons avec nos animaux qui sont aussi, euh, entre guillemets, professionnels puisqu'ils ont été tous sélectionnés et préparés pour euh, cette spécialité et ah. formés. Oui. Et nous intervenons auprès d'un public en difficulté qui euh, quasiment tous vivent en institution. Donc, Ce public, ça va être des personnes âgées en situation de grande dépendance, euh, des enfants, des, des jeunes, des adultes, en situation de dépendance due à des pathologies. Euh, ça peut être... Les pathologies de retard de développement, de handicap physique, moteur ou psychique. Alors, vous êtes infirmière de profession. Oui. Et comment vous avez eu l'idée, il y a 20 ans, parce que c'était, il y a 20 ans, vraiment, vraiment, la médiation animale <rire> n'était pas du tout connue en France. Oui. Comment vous avez eu l'idée d'associer l'animal à, enfin, de, de, de faire entrer quelque part l'animal dans, dans des structures, dans des hôpitaux Alors en fait, c'était même il y a plus de 20 ans, c'était il y a 22 ans, je travaillais dans un hôpital de géontologie à brousse à -Juif. Oui. Et notre chef de service, le docteur Sebaglanoui, autorisait les familles à rendre visite à leurs parents, quel que soit l'horaire, accompagner des jeunes enfants et accompagner aussi des animaux domestiques. Oh là là, euh, ça devait être quelque chose d'unique euh, quand même hein, ça, à l'époque. C'était déjà extraordinaire à l'époque, on était en 92. Et donc suite à une réunion d'équipe, on a échangé sur la visite d'une fille qui a été accompagnée de son Yorcher, qui était venue voir sa maman, et qui, évidemment, lui Yorcher dans les bras n'allait pas passer inaperçue, et ça a déclenché beaucoup de réactions des autres personnes hospitalisées. Donc c'était une longue discussion lors d'une réunions d'équipe, et puis à la fin, j'ai lancé comme ça un petit peu à titre d'humour, j'ai une chienne très gentille, très sociable. je peux peut-être l'emmener de temps en temps, puisque cette fille ne peut pas venir souvent, comme elle habite en province. Et ça a été le démarrage. Donc j'ai toiletté ma chienne, je l'ai fait toute belle, toute propre et le lendemain je suis venue avec autorisation, euh, avec ma chienne, un peu gauche parce que quand même en tant qu'infirmière on a on, on va dire, dire une éducation, une préparation, une formation et euh, oui, pour, pour tout ce euh, qui est, est hygiène, hygiène et, est... Et, voilà, oui. et voilà, donc ça s'est décompté comme ça petit à petit. Euh, la chienne au début bah toujours attachée et puis petit à petit euh, on a décidé, moi on m'a dit non tu vas pas la laisser attacher toute la journée. Donc il y a eu des moments de la journée où je la laissais détacher. Et oui. d'autres moments où elle était tenue en laisse, au moment des repas, au moment des soins. Et là, justement, au moment des soins, on s'est aperçu qu'il se passait des choses extraordinaires, dans la mesure où la présence de la chienne a pésé énormément les personnes âgées oui. oui. et dédramatisait mais abondamment, la situation du soin. Mais oui, Rien voilà. qu'avec la présence du chien Oui, puisque à l'époque ma chaîne euh, Souki n'était absolument pas formée, on ne parlait pas de médiation, ni encore de zoothérapie, ni de rien du tout. Mmh. Et juste cette présence complètement passive apaisait énormément et moi en tant qu'infirmière, ça me permettait de réaliser des soins dans des conditions euh, bah, bien meilleures vis-à-vis oui, oui. de la personne qui était complètement. Tout le monde y gagnait quelque part. Complètement, tout le monde y gagnait. Alors après, bien sûr, il a fallu travailler avec euh, le médecin du service. Hein. Oui. Et puis faire des recherches, puisque là, quand même, on associe un animal à des soins euh, pour démontrer le bien fondé et établir une espèce de fiche de protocole euh, de, de, de présence du chien euh, durant les soins pour pas que la présence de l'animal apporte de misance au niveau de l'hygiène et au niveau de la sécurité. Et bien sûr. Alors, vous, vous parlez de chien visiteur et de chien médiateur. C'est quoi la différence Alors, les chiens visiteurs, ça a été euh, l'avis de, de l'association depuis sa création en 1994, c'est-à-dire qu'il y avait des bénévoles qui étaient formés avec leurs chiens après avoir été sélectionnés tant le chien que le maître euh, à, à faire des visites auprès des personnes hospitalisées dans le service où je travaillais. Donc, c'était des chiens visiteurs et leurs maîtres étaient bénévoles. Ils avaient une, une formation quant à l'approche euh, de la personne avec son chien, comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Euh, et puis un suivi, et il y avait donc le chien médiateur, où là, au fil des années, puisque Masuki nous a quittés, bien sûr, il y a eu après d'autres chiens qui ont été, mes chiens, moi, qui mm -hmm. ont été éduqués depuis tout petit, où là, le chien, vraiment, il est préparé, éduqué, et ça va être un auxiliaire de travail, ça va être notre collègue de travail, on va l'associer à notre travail, donc là, l'hôpital, c'était l'associer, à mes soins infirmiers, que ce soit au niveau toilette ou que ce soit tout autre soin infirmier que l'on pouvait faire, tout ça dans un cadre rigoureux qui était respecté. Oui, parce euh... que j'imagine qu'en hôpital il faut un protocole, il faut tout, tout, tout ah, il ah, doit oui. être codifié, oui, oui. Ah, bien oui, sûr. Oui, oui, mais pour, euh, mais ce, qui est, ce qui est bien aussi parce que ben voilà euh, pour pas ne faire n'importe quoi et justement euh, aller contre l'idée des animaux dans les hôpitaux, quoi. Mais il faut on peut pas on peut faire beaucoup de choses mais pas n'importe comment voilà hein, il mmh. faut poser un cadre un cadre pour le respect de l'institution qui où on réalise des soins un cadre pour le respect des soignants pour le respect des bénéficiaires pour pas lui apporter de nuisance et pour le respect de l'animal mmh. parce qu'on travaille avec lui mais lui il n'a pas choisi de faire ça donc il faut le respecter aussi son bien-être donc nous avons j'ai créé la charte du chien à l'hôpital oui qui a évolué euh, bah, énormément au fil des pratiques, hein, grâce à l'échange aussi euh, avec d'autres professionnels, hein, tels que vétérinaires, tels que éducateurs comportementalistes. Cette charte qui a été validée deux fois par Le CLIN, c'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'hôpital Paul-Brousse. Donc c'est une base solide. Euh, sur laquelle on s'appuie au quotidien et encore à ce jour, 20 années plus tard. Et nous avons parallèlement élaboré bah, la charte du cochon d'un. est ce que nous travaillons aussi maintenant avec les cochons Ah oui, alors vous, vous, vous, avez, vous travaillez alors avec les chiens, on connaît parce qu'on a déjà eu des, des, euh, des témoignages, mais mmh. vous travaillez avec des cochons nains et des lapins nains oui. C'est-à-dire, oui, cest oui, oui. euh, qu'est-ce que vous proposez comme activité autour de ces animaux Alors là, bien sûr, c'est une approche qui est différente. La différence, c'est que ce, cet animal, il est petit au niveau taille. Hein, il oui. va faire entre 1 kg à 2,5 kg selon la taille de lapin. Le cochon d'inde, 1 kg, voire un petit poil plus. Mmh. Et c'est une approche... Là, on va pouvoir euh, travailler sur l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on renverse la vapeur. Le bénéficiaire, on va l'appeler comme ça, va devenir acteur. Il va s'occuper de l'autre. C'est-à-dire, il va le prendre dans les mains, le brosser le... Ça peut être tout ça. Ça ouais. peut être des câlins. La clé de tout ça, en fait, c'est l'affect que va déclencher la présence de l'animal auprès du bénéficiaire. L'animal, il est dans le non-jugement. Donc il va communiquer, mais pas avec des mots, bien sûr, mais communiquer à sa façon. Donc le chien, ça va être la position du de la tête, du regard, la queue qui remue, toutes ses attitudes qu'il va mettre en place pour entrer en, en communication, en échange avec l'humain qu'il a en face. Le cochon d'Inde et le lapin, alors évidemment, il faut qu'ils soient bien choisis, aussi, mmh. bien familiarisés, bien préparés pour qu'ils soient heureux, étant en situation de stress. Hein, ils n'ont pas choisi non plus. Le cochon d'Inde, il va glousser, il va émettre beaucoup, beaucoup de petits sons. Oui, c'est vrai. Il faut être un temps très bavard. Mais, mais, mais... Con, mais oui. con, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous avez vu comme, euh, comme chose positive avec la présence de ces animaux Alors, comme chose positive, je suis désolée à la radio, ça va être difficile, mais c'est le visage des personnes. Et oui. Le regard oui. et le visage des personnes, mais franchement, c'est un regard qui explose de bonheur, qui, qui observe, c'est ce visage qui va se détendre, le sourire, on dit ils ont la banane, ils ont le sourire jusqu'au-dessus des oreilles. <rire> C'est ça, c'est une expression, est on est dans le... Mais oui, c'est beaucoup, Yaya, ça ne se mesure pas, c'est énorme. Et de là, du coup, ça apaise les angoisses, ça participe à apaiser les angoisses, ça participe à mettre en confiance. Et au travers de toutes les petites activités qu'on va faire, que ce soit des activités de, de câlins, de brossage, comme vous le citiez, de donner à manger, l'humain aime beaucoup s'occuper de l'autre en donnant à manger. On aime bien donner euh, des miettes aux oiseaux... Euh, C'est vrai. Voilà. Donc donner, donner à manger euh, va favoriser l'augmentation de ce lien. Et du coup, nous, professionnels derrière, on va orienter vers d'autres activités selon ce qui a été euh, établi avec les soignants. Et le bénéficiaire devient acteur de ce qui se passe. Et l'animal va déclencher et stimuler toutes ses actions de, de par son attitude non verbale, de par tout l'amour qu'il va lui donner. C'est cet échange d'amour. L'être humain, on a besoin d'amour pour donner un sens à notre vie. Catherine, merci beaucoup. Merci. Alors, si, si voilà, euh, si vous voulez en savoir plus sur votre association qui s'appelle 4 Pas de Tendresse, joli comme nom. Ouais. Euh, oui. Voilà, nous, nous mettrons le lien euh, sur la page Facebook. Hein, il y a un site internet où tout est expliqué. Et même si, si vous voulez devenir médiateur animalier, pourquoi pas, euh, si vous faites des, des formations hein, pour, euh, bah, pour les personnes qui sont intéressées et qui euh, veulent rejoindre votre association. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci. Merci, merci beaucoup. 7h20 Laetitia, et après ce sujet euh, important, nous allons euh, eh bien, faire plouf. Hein. Dans un instant, on va découvrir l'hydrothérapie, les bienfaits de l'hydrothérapie chez les animaux avec notre invité. A tout de suite, et puis je vous rappelle que le 32-16 est à votre disposition, vous pouvez nous joindre ce matin quand vous voulez. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Ce n'est pas du cinéma. Ce monstre existe vraiment. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. 10 euros suffisent à sauver une vie. Pour que cette maladie ne vole plus le visage des enfants, donnez sur vaincre-noma.com Seul contre tous. Je cherche à savoir pourquoi les gens sont morts. L'histoire vraie controversée de l'homme qui a défié la NFL. Si vous continuez à nier mon travail, vos hommes continueront à mourir. Dites la vérité. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Retrouvez Will Smith dans le rôle de sa vie dans Seul contre tous. Maintenant Blu-ray, DVD et VOD avec RMC. RMC, le week-end des experts. 6h, 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h21, c'est RMC, dans quelques instants la météo des infos de 7h30 et puis nous évoquerons euh, cette course étonnante de dromadaire qui est organisée aujourd'hui à l'hippodrome de Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais et puis on va évoquer aussi tout à l'heure les animaux perdus et trouvés c'est vrai qu'en ces périodes de vacances Euh, j'imagine que la population de ces animaux perdus euh, ou au trouvés augmente, on en parlera dans quelques instants avec des chiffres, mais dans les médias Laetitia l'hydrothérapie chez les animaux ça existe. Et voilà, l'hydrothérapie c'est la thérapie par l'eau et oui, et oui. Alors justement, pour tous ceux qui mais vont à la ça nous du bien. Ça nous fait du bien à nous, oui. nous, ça doit faire du bien aussi aux animaux. Et on va se voir justement avec le docteur Valérie Guigardet, qui est vétérinaire au centre Vétokinesis à Chalamont. Euh, C'est dans l'un. Valérie, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour. Merci Alors, bonjour à vous. Alors, vous avez ouvert ce centre de vétérinaire de rééducation. Alors, il y a rééducation fonctionnelle, physiothérapie et bien sûr, hydrothérapie pour chiens et chats. Quelles sont les indications pour ce centre Alors, les indications comme alors, il faut préciser que la physiothérapie c'est un peu l'équivalent de notre kinésithérapie euh, chez nous euh, on va avoir recours à toutes ces thérapies et principalement à l'hydrothérapie dès qu'on a des difficultés locomotrices donc dès qu'on a un animal qui a du mal à se déplacer, on va pouvoir l'aider et l'hydrothérapie va être un formidable moyen de les aider notamment euh, suite à des chirurgies par exemple, on connaît bien chez l'humain on va chez le kiné quand on a eu une rupture du ligament croisé, bah, pareil on pourra aider euh, voilà, un animal qui a été opérés, ou pas d'ailleurs, même un animal non opéré va pouvoir être aidé par, euh, par toutes ces techniques-là. Euh, donc, suite à des chirurgies, suite à des ligaments croisés, hernie discale, des choses comme ça. Aussi, surtout les animaux vraiment qui ont des difficultés à se déplacer, ne serait-ce que parce qu'ils vieillissent, des animaux âgés. On va vraiment pouvoir intervenir et, et les aider dans leur, dans leur locomotion. Et puis, on fait aussi euh, pas mal de, de soins pour les chiens, enfin, si on peut parler de soins. mais En tout cas, on va aider euh, à la préparation physique des chiens de sport. Ah oui, dans l'eau. Oui, Mais voilà, qu qu voilà, qu dans qu pourquoi l'eau Parce que alors je sais que vous avez une piscine, un, ta un tapis qui est immergé dans l'eau. Euh, Quels sont les bienfaits, les bienfaits de l'eau Alors l'eau, depuis des années, hein, depuis des, des siècles, je dirais, euh, est, est connue pour ses vertus. Mais alors si on veut résumer, euh, vraiment un des gros avantages du travail dans l'eau, ça va être d'alléger le poids du corps de l'animal. Mm -hmm. euh, un chien, par exemple, vous voyez sur un tapis immergé, hein, donc on met le chien sur un tapis, on, on fait, fait monter le niveau d'eau et le chien a de l'eau à peu près jusqu'à ses hanches. Du coup, il euh, marche dans l'eau allégé... <rire> Voilà, il marche dans l'eau, un petit peu comme si vous alliez au bord de la plage faire marcher votre chien, <rire> c'est formidable. Euh, le chien marche dans l'eau et euh, est allégé à peu près de 70% de son poids du corps. Donc c'est euh, vraiment extraordinaire parce que tous les chiens qui ont des problèmes, notamment articulaires, vont pouvoir euh, marcher, se mouvoir sans pression sur les articulations, tout en décuplant leur travail musculaire parce qu'on dit que le travail dans l'eau est quasiment 7 fois supérieur au niveau musculaire au travail sur terre. Je, me, je vais euh... me remettre à la natation. Oui, oui, franchement. Mais c'est très connu pour nous aussi. Et d'ailleurs, dans les centres de kinésithérapie, l'eau est, est effectivement aussi beaucoup utilisée. En oui, plus on qu'on a un effet massant de l'eau. Et on sort même après avoir bien travaillé. On n'a pas, pas de courbatures, pas de douleurs. C'est vraiment un élément formidable. Mais comment vous faites pour mettre les chiens dans la piscine Parce qu'il y a des chiens qui n'aiment pas l'eau. Qui, qui ont peur même Alors... de l'eau. C'est vrai qu'on a pas mal de gens qui appréhendent quand même quand les gens eh oui. euh, se, rendent chez nous, se rendent chez nous au centre de vétrokinésie. C'est quand même assez régulièrement que les personnes nous disent « Oh là là, mais euh, mon chien n'aime pas l'eau. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, le mettre dans l'eau ?» Alors, à ça, on a déjà plusieurs réponses. La première, c'est « Ne vous inquiétez pas. » On va faire les choses en douceur, on va l'adapter en douceur et ça c'est vraiment la clé. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'un coup prendre le chien, le, le treuiller, mais je l'ai vu faire, hein, cela dit, mais je pense que les pratiques changent beaucoup. On ne va pas d'un coup la aller le treuiller dans l'eau. Euh, on va le mettre tout en douceur en le renforçant positivement, en lui faisant des câlins, en lui parlant. Et en général ça se passe très très très bien. Et puis, alors sur le tapis immergé, le niveau d'eau monte tout doucement. Donc mmh. le chien n'a pas le temps vraiment de s'inquiéter, on peut, on peut y aller à son rythme. Et puis dans l'eau, c'est pareil, c'est une histoire de, de confiance dans la piscine. On va tout doucement descendre avec eux. Le propriétaire va l'encourager, le féliciter et ça se passe généralement très bien. C'est-à-dire vous rentrez dans la piscine avec lui Alors, on peut rentrer dans la cuisine, mmh. on a plusieurs façons de fonctionner. Oui, et, et, et l'eau est, est à combien de degrés <rire> Ça aussi, c'est important. Alors, l est, elle est entre 25 et 28 degrés, donc c'est plutôt agréable, on oui. va dire. Euh, c'est ce qui permet aussi d'avoir un travail musculaire confortable et de ne pas avoir de, de, de contractures musculaires, de muscles qui se mettent sous tension de, de relâcher un petit peu tout ce qui est articulation. Il ne faut pas d'eau trop froide. Hein. Mmh. Et donc du coup, on essaye toujours de maintenir ces températures pour que le chien soit dans une situation confortable, mais pas trop chaude non plus, euh, parce que l'eau est un, aussi un, un élément qui permet de, de thermoréguler, donc d'abaisser la température corporelle ah oui. du chien mmh. et de lui permettre de travailler même euh, sous des, des chaleurs un petit peu importantes comme actuellement. Et, et euh, il panique pas dans l'eau Qu'est-ce qui Enfin, ils, vous avez un Ils ont un gilet de sauvetage Une bouée. Alors, une bouée <rire> On a, le canard, hein. on a le canard, non, non, euh, on, leur, on peut leur mettre un gilet. Effectivement, euh, nous en avons, euh, nous les utilisons finalement très très peu parce que euh, très souvent, juste avec un simple harnais, un point d'appui, on rassure le chien et ça se passe, ça se passe très bien. Et puis le chien s'exprime beaucoup mieux sans euh, harnais ou sans, sans gilet de sauvetage. Pardon, euh, le, le gilet le, le gêne un petit peu dans ses mouvements, mais le chien est, est Très peu fan... paniqué, finalement. Hein. Mmh. Très peu oui. paniqué. Euh, Valérie, vous restez avec nous. On a encore quelques petites questions euh, à vous poser. Parce qu'avec Laetitia, on aimerait bien tester votre service oui. d'hydrothérapie. Donc, et euh, je pense qu'il faudrait qu'on les aille. Et puis, il paraît que y, euh, les chats aussi vont dans la les piscine. Les chats hein. aussi, Donc, euh, voilà. j'aimerais bien savoir oui. comment ils font. Oui, parce que <rire> le chat, c'est moins évident que le chien, je pense, Enfin, je, je suis pas sûr mais je pense On en parle dans un instant après la météo Et les infos de 7h30 euh, C'est le week-end des experts, c'est les animaux A tout de suite Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC Découvrez l'intensité des bières Grimbergen Tel son emblème, le phénix l'abbaye de Grimbergen a su se réinventer pour offrir une bière d'exception à la robe brillante et à la mousse somptueuse. Ces arômes aux notes de frimures et d'épices font renaître le goût légendaire de Grimbergen. Grimbergen blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention au but d'alcool. Météo de ce dimanche est avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François. Légère amélioration côté ciel aujourd'hui. C'est vrai que ça reste encore un peu nuageux ce matin sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région Paquet et la Corse avec des averses qui seront quand même limitées et assez localisées. À l'ouest du pays sur la Bretagne et la Normandie aussi, un petit peu chargé le ciel ce matin et puis quelques brouillards localement prudence. Ces nuages qui apporteront quelques gouttes en fin de journée sur les côtes bretonnes et puis des averses aussi un petit peu plus soutenues cette fois attendues cet après-midi sur la Côte d'Azur.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 Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Il avait donné rendez-vous à ses victimes au McDonald's via Facebook. Le tireur de Munich leur avait assuré qu'ils auraient des réductions. Hier, la police allemande a adressé le portrait de celui qui a tiré sur une vingtaine de personnes vendredi dans un centre commercial de la capitale bavaroise. Il s'agit d'un jeune homme souffrant de troubles psychiatriques et ayant été harcelé. En Turquie, le président Erdogan a fermé hier des milliers d'écoles privées et interdit des organisations caritatives. Il entend ainsi réprimer les partisans du coup d'État raté la semaine dernière. Deux tiers des Français favorables à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour faire face au terrorisme, résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Trois personnes interpellées cette nuit dans le Val-d'Oise à Beaumont-sur-Oise après de nouveaux heures de, avec les forces de l'ordre. C'est la cinquième nuit consécutive des violences après la mort d'Anna Traoré lors de son interpellation mardi. Un Français sur le podium ce soir en bas des champs élysées Romain Bardet, sauf accident, est assuré de conserver sa deuxième place au classement général derrière Chris Froome. Le Britannique devrait lui être sacré vainqueur du tour, le trois triples vainqueurs du tour ce soir. Enfin c'est le Colombien Nero Quintana qui devrait lui se classer troisième, pas de suspense donc en cette fin de tour. Et pourtant il y a encore une véritable inconnue, c'est ce soir à l'arrivée que sera dévoilé le nom du porte-drapeau français pour les Giro de Rio. Ce devrait être soit le judoka Teddy Riner, soit le basketteur Tony Parker. En Formule 1, départ à 14h du Grand Prix de Hongrie cet après-midi. Nico Rosberg sur Mercedes a signé le meilleur temps des qualifications hier, juste devant son coéquipier, Lewis Hamilton. Romain Grosjean partira lui en 11 position. 7h31 sur RMC. Le retour de François Sorel et des experts. Et de Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Merci beaucoup Claire. On vous retrouve tout à l'heure à 8h sur RMC. D'ici là, bien sûr, toutes vos questions animaux sont les bienvenues. 3216, animaux.rmc.fr à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. Vous animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Il est 7h32 Laetitia est toujours à mes côtés Tout va bien Laetitia Barlerin Tout va bien Bon, On sera là dimanche prochain Je vous le rappelle Entre 6h et 8h Avant de s'accorder à un break de quelques semaines Puisque vous retrouverez à cette même place Durant les JO Une matinée spéciale JO Le samedi et le dimanche euh, Matin donc entre 6h et 10h euh, Laetitia Tout à l'heure nous évoquerons Les animaux perdus et trouvés avec des chiffres étonnants oui, pendant 2015, les vacances. Pour bien savoir voilà, quels sont les mois où les animaux se perdent le plus, et quelles sont les régions aussi et les races. On parlera aussi d'une course un peu étonnante. D'habitude, c'est des chevaux qu'on voit courir sur un niveau drôme. Et bien là, ce sont des dromadaires. Et oui, oui. ça a lieu à Saint-Omer aujourd'hui, cet après-midi. Et oui, ça surprend, ce sera juste avant les courses de chevaux. Mais bon, voilà, vous pouvez voir des dromadaires, c'est normal. Est-ce qu'il y aura un tiercé de dromadaires je ne sais pas, je ne sais pas quels sont les pronostics. Il faudrait demander à la même team des courses d'RMC. De, voilà, S'ils sont, oui. sont au courant. Ce sera tout à l'heure, bien évidemment. Mais d'ici là, Laetitia, on parle d'hydrothérapie avec le docteur Valérie Guigardet, qui est avec nous. Voilà, qui est vétérinaire au centre veto -kin qui est un centre de rééducation fonctionnelle et d'hydrothérapie pour chiens et chats. Alors Valérie, on a parlé euh, des bienfaits de l'hydrothérapie avec les chiens, comment vous les faites rentrer dans la mais vous, vous, vous accueillez aussi des chats. Et est-ce que les chats vont aussi dans la piscine quand ils ont euh, des problèmes Oui, oui. Alors, ça fait toujours euh, rire quand euh, on montre des images de chats dans la piscine ou ça surprend du moins. Mais contrairement à ce qu'on pense, les chats peuvent tout à fait euh, bénéficier des bienfaits de l'eau. Alors, j'avoue qu'ils sont quand même moins nombreux que les chiens à bien le vivre, mais on a des, vraiment des chats qui nous surprennent. Alors, très souvent, on va les mettre dans l'eau quand on a déjà eu un retour du propriétaire qui nous dit euh, « Non, non, mais il n'y a pas de souci, il vient vers nous. Quand je suis dans le bain, il a presque envie de venir avec moi. <rire> » Donc, ça arrive quand même. Dans la piscine. <rire> euh, voilà. Donc, euh, on a plus d'un chat qui, qui est même vraiment attiré par l'eau. Oui. Et... Alors, les chats peuvent nous être amenés, comme on ne fait pas que de l'hydrothérapie, des fois pour des, des soins euh, d'une manière générale, et on essaye toujours, et on est assez souvent surpris parce que finalement, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, ils paniquent pas, et, mmh. et puis ils ont de toute façon l'instinct de nager. Eh bien, tout à fait, hein, <rire> vraiment, le, le chat comme le chien a le même réflexe, dès que le niveau d'eau monte ou dès qu'on le met dans de l'eau, de toute façon, il nage. Alors, j'avoue que sur son visage, des fois, on sent qu'il est un Un petit peu moins à l'aise que le chien, ou pas <rire> Alors, euh, juste quelques conseils, parce que bon, beaucoup de personnes partent en vacances à la mer, peut-être près d'un lac euh, ou une piscine. Est-ce que euh, est-ce que vous conseillez les bains pour les chiens euh, et dans quelles conditions Ah, ça serait vraiment dommage de se priver de cette belle période et puis de pouvoir faire nager son chien si on peut le faire. Oui oui, vraiment euh, aller dans l'eau avec son chien, alors toujours faire quand même attention, déjà être sûr qu'au niveau physique euh, le chien puisse le faire parce que Des fois, les gens peuvent sous-estimer, enfin, euh, surestimer du moins les capacités de leur animal. Un chien euh, cardiaque ou un chien qui a de, de, de vraies douleurs euh, aiguës au niveau de ses membres, par exemple, c'est pas forcément euh, terrible, euh, faire attention à la température de l'eau. Alors, en ce moment, c'est génial. Euh, globalement, oui. on peut y aller. Euh, mais comme je vous le disais, les piscines, nous, l'eau est, est chauffée entre 25 et 28. Donc, même sans aller jusqu'à des températures comme ça, éviter les bains quand même en eau euh, trop trop froide. En Dans des les torrents Voilà, ouais, ouais, c'est oui. vrai, que, notamment quand on a un chien qui a pas mal d'arthrose ou qui a des, des, des douleurs un peu des tensions musculaires, le froid c'est vraiment pas extraordinaire mais euh, en ce moment oui bien sûr euh, en, en profiter, le faire marcher au bord de l'eau le faire euh, se, se, se baigner en pleine eau et bien penser surtout à le rincer hein. les gens qui amènent leur chien euh, à la mer euh, c'est très important d'aller rincer à l'eau douce le chien après le bain. Et ça prévient aussi euh, la prise de poids Oui, oui, oui, alors c'est... C'est formidable. Voyez, on, on va avoir encore plus envie d'aller tous dans l'eau, parce c'est génial par rapport à ça aussi. La seule chose, c'est que malheureusement, comme souvent, c'est pas là qu'on a le plus de demandes nous, hein, pour la, la gestion de la prise de poids ou pour l'obésité. C'est souvent un problème de, de prise de conscience. Les propriétaires ont des fois du mal à réaliser que leur chien est un petit peu trop gros. <rire> Donc euh, on, enveloppé, on, on dit. Bon. En, enveloppé, voilà. Il faut essayer d'être diplomate quand on parle de ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que le, le travail dans l'eau aide vraiment à brûler des calories euh, Bien sûr, il va falloir que ça soit complémentaire d'une alimentation euh, adaptée Essayer d'arrêter de lui donner la petite biscotte euh, beurrée le matin, ça serait bien aussi <rire> ah oui. Sans compter le croissant ah, Voilà, <rire> ou voilà, le croissant Mais par contre, le travail dans l'eau, à condition qu'il soit fait régulièrement C'est-à-dire, on va dire au moins deux fois par semaine Peut vraiment aider à la perte à la... Mmh. Enfin, de bien, merci beaucoup Valérie merci beaucoup, donc je rappelle que vous êtes vétérinaire au centre Veto et que vous partez en vacances cet après-midi <rire> oui, bonne vacances voilà, à vous je... je finis en beauté avec vous et j'étais très heureuse d'être avec vous et eh bien c'était un plaisir partagé, merci Valérie merci Valérie, bonne vacances à au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir ah là là, parler d'hydrothérapie Laetitia, je ne sais pas vous mais ça donne envie hein, de... de faire plouf un de peu. faire plouf, bah, bah oui, pourquoi pas <rire> bien sûr bon ça ne va pas tarder, remarquez <rire> 7h38, c'était RMC Euh, tout à l'heure, nous allons évoquer une course de dromadaire qui est organisée aujourd'hui à l'hippodrome de Saint-Omer. C'est dans le Pas-de-Calais. C'est assez étonnant. Hein mmh. Comment ça se passe, y a une course de dromadaire On posera la question à notre invité. Euh, mais auparavant, on va s'intéresser aux chiffres des animaux perdus et trouvés pendant les vacances, Laetitia. Voilà, et nous sommes avec le docteur Rémi Gelé, qui est président directeur général d'ICAD. L'ICAD, c'est le fichier national d'identification par puce ou tatouage des chats des chiens et des furets. Rémi, bonjour. bonjour, bienvenue. Bonjour Laetitia, bonjour François. Alors, vous venez de publier les chiffres des animaux perdus et trouvés en France en 2015. Alors, il y a, il y a au moins 58 000 animaux qui se sont perdus l'année dernière. Alors, je dis bien au moins parce qu'il euh, s'agit seulement des animaux identifiés et dont la disparition vous a été signalée. Oui, effectivement, il y, y a sûrement plus d'animaux perdus. Mais soit ils ne sont pas identifiés, malheureusement, soit les propriétaires ne pensent pas à nous déclarer leur animal perdu. Et en fait, euh, déclarer à ICAD son animal perdu, ça doit devenir un réflexe. Et pourquoi, justement bah Parce qu'il faut que chaque euh, propriétaire euh, le fasse pour que si son animal est trouvé par quelqu'un, euh, on puisse, euh, les gens qui ont accès, en particulier les vétérinaires, toutes les fourrières, les associations de protection animale, puissent consulter le fichier et retrouver vos coordonnées. Euh, et donc, là aussi, ce qui est très important de dire aux gens, euh, surtout avec la période de vacances, c'est de bien mettre, avant de partir en vacances, bien mettre à jour ces données sur le fichier euh, ICAD. Parce que si votre animal est retrouvé, ça sera le moyen le plus sûr de vous contacter pour vous dire, bah, ça y il est en sécurité, il est chez un vétérinaire il est dans une fourrière oui. il est dans une association de protection animale et oui parce qu'il y a beaucoup de chiens ou de chats qui se perdent et, et comme oui. le fichier n'est pas, euh, pas à jour, on appelle et le numéro n'est plus du tout attribué et du coup on ne trouve plus le maître voilà c'est ça, il y a des, quelques fois des changements de propriétaire des changements d'adresse donc c'est très important Alors ce les vétérinaires ont, ont l'habitude de, de, de manipuler le fichier ICAD euh, en particulier euh, tournez-vous vers lui pour euh, mettre à jour vos données si vous avez quelques difficultés mais sinon il y a d'autres moyens en, euh, de, de le mettre à jour en particulier en utilisant notre application euh, fil à la pâte euh, que nous avons mis en place euh, c'est un moyen très simple de, de, de même déclarer une adresse oui. provisoire pendant les vacances euh, ou alors carrément sur le site web de Dicade où c'est assez facile également de modifier ses, ses coordonnées. Alors vous vous répertoriez donc tous les animaux qui sont identifiés en France. Combien de chats, de chiens, de furets sont identifiés? On a dans la base actuellement 16 millions de chats, chiens et furets, euh, c'est à dire 10, un peu plus de 10 millions de chiens, presque 6 millions de chats et soixante mille furets. Il n'y a pas beaucoup de chats, parce qu'il y a plus de chats que de chiens en France. Il euh, faut, faut quand même rappeler que l'identification n'est pas seulement une précaution pour éviter, bien sûr, les pertes des animaux, mais aussi une obligation en France. Tout à fait Laetitia, l'obligation d'identification de, des chats euh, date de 2012 déjà, Ça fait, mais ça ne fait que quatre ans, ça n'est pas encore passé oui. euh, dans, dans, dans les usages. Moi j'ai l'habitude de dire euh, aux gens, euh, puisque je suis aussi vétérinaire, euh, c'est de leur dire, vous savez, identifier votre chat c'est un petit peu quelque part lui coudre euh, sa carte d'identité dans la poche de son pantalon oui. euh, et qu'il se, qu se promène avec. Euh, voilà, c'est la, la meilleure façon de lui dire que vous l'aimez Et de créer le lien avec lui pour que toute personne Parce que les chats, effectivement, il leur arrive quelques mésaventures Bien sûr, et, oui. bah, et, et donc, euh, c'est la meilleure façon pour que la personne qui va le trouver Grâce à un vétérinaire, grâce à la police municipale Grâce à une association de protection animale ou, ou à la fourrière Va vous contacter immédiatement derrière Alors, vous avez établi la liste des... Des races les plus perdues euh, de, en France. Euh, et alors, en tête, il y a le yorkshire Terrier. Alors, pourquoi cette race et quelles sont les autres races Alors, j'avais envie de... de, de, de, de J'ai envie de sourire, de vous dire Laetitia, je veux bien votre opinion là-dessus, parce que c'est pas forcément une bonne <rire> bah, question, mais c'est pas forcément très simple. Alors, je pense que d'abord, il je... y, y a beaucoup de York en France. <rire> Donc, oui, je pense... pense... Voilà, c'est un chien populaire. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a ça. Les, les autres races qui arrivent juste derrière, ce sont les labradors les, Labrador, les chihuahuas et les Bulldogs français. Voilà, le, le palmarès. Ah, c'est vrai alors... que c'est quatre races qui sont très fréquentes en France, aussi. Voilà, alors, je pense qu'il y a ça. D'autre part, ce sont des, des qui, à mon sens, mais je vous demande votre avis aussi, <rire> se déplacent beaucoup avec leurs propriétaires, avec leurs propriétaire, leur maître, y compris pendant les périodes de vacances. Et, oui. Et donc, ça multiplie les occasions avec des changements d'environnement, d'habitude, euh, peut-être de perte de repères. Et ces animaux, euh, effectivement, à ce moment-là, se perdent plus facilement. Alors, quels sont les mois les plus à risque pour la perte Est-ce que c'est vraiment l'été Ah oui, tout à fait. C'est Dans les chiffres, c'est absolument euh, net. Plus d'un tiers des animaux sont perdus pendant cette euh, période. Et donc, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, c'est très, très important de mettre à jour... Euh, alors, d'identifier son animal. Vous parliez des chats qui sont sous-identifiés, donc mmh. que les gens y pensent. Et ensuite, mettre à jour ses coordonnées sur le, sur le fichier pour qu'on vous retrouve très vite si votre animal est, est retrouvé. Voilà, c'est important. Et puis... Peut-être souligner aussi l'importance euh, du, du rôle des maires des communes, je, je pense que c'est une bonne occasion euh, de, de le dire, les, les maires des communes sont responsables des animaux errants, et, et en général, et c'est un devoir pour eux, ils doivent avoir des fourrières municipales oui. ou intercommunales, et euh, ce sont aussi vers les maires qu'il faut se tourner quand un animal est perdu, euh, puisque c'est dans leur mission, De, de veiller à ce que les animaux errants soient recueillis, placés en fourrière et ensuite placés. Alors justement, en fourrière, en pratique, comment ça se passe euh, Que si, euh, voilà, si, si les animaux, parce que Dans vos chiffres, il y a en moyenne 3500 chats et chiens qui passent par les, fourri les fourrières chaque mois. C'est quand même beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui se passe selon le, le fait qu'ils soient identifiés ou pas Euh, si l'animal est identifié, euh, évidemment la fourrière est ce qu'on appelle un ayant droit, c'est-à-dire qu'elle a accès à l'ensemble des données de la, de la base. Donc, Donc elle, euh, elle a euh, obligation de, de contacter le propriétaire C'est exactement ça et donc si on a des bonnes coordonnées dans le fichier, bien évidemment la fourrière vous contacte immédiatement pour vous dire « Votre animal il est en sécurité, il est chez nous et il vous attend, euh, dépêchez de, vous de venir le chercher. » Si l'animal n'est pas identifié, bien évidemment c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut con contacter personne. Euh, donc euh, bah, en général ce qui se passe c'est que la fourrière euh, n'ayant pas de propriétaire l'identifie et le place dans un refuge, euh, souvent géré par une association. Association de protection animale, euh, pour adoption, si, si personne n'est venu le, le réclamer. Mais, mais bien sûr, il y a aussi des gens qui se mettent en recherche d'un animal non identifié et qui arrivent à le retrouver dans une fourrière. Ça arrive aussi, heureusement. Alors, vous avez publié les chiffres de 58 000 euh, animaux identifiés déclarés perdus. Euh, combien ont été retrouvés sur ces 58 000 euh, Alors, on, on en a eu 23 000 qui ont été déclarés retrouvés. C'est pas énorme. Je ma crois matière, que ce oui. n'est pas encore un réflexe pour les propriétaires d'animaux de nous informer ah oui. quand ils ont retrouvé le, le, leur animal. Y y Il y en aurait peut-être plus qui ont été retrouvés, mais vous n'avez euh, pas la trace. Euh, heureusement, j'en suis, suis absolument persuadé, mais à, tout à la joie de... de D'avoir retrouvé son animal, on pense plus à ICAD et au fait que ça soit oh à ICAD oui. qu'on qu doive le bénéfice d'avoir retrouvé son animal. Mais c'est vrai que pour euh, voilà pour la satisfaction, pour la publication de ces données aussi qui sont importantes, qui sont encourageantes, on va dire euh, pour le travail euh, fait par euh, par les associations de protection animale, les vétérinaires, enfin tous les gens de la filière animale des, des animaux de compagnie, je crois que ça sera important de rappeler aux gens que c'est bien, quand on a retrouvé son animal, de le dire. Bien <rire> sûr. <Voilà. rire> Merci. Merci, Ami. Merci. De, de donc, rien. Donc, euh, on répète, il faut identifier bien sûr votre animal, que ce soit un chat, un chien, un furet aussi, euh, parce que, ben voilà, euh, les animaux se perdent et même, et surtout l'été, donc euh, voilà, prenez pr la précaution d'identifier votre animal et surtout de mettre à jour vos coordonnées fichier national qui est l'icad. Voilà. Et puis en plus ça fait pas mal, hein, Laetitia. Ben non, c'est une puce électronique. Énorme, comme... je veux dire, oui. voilà, c'est comme si on leur faisait une petite piqûre. Exactement. C'est vraiment. Voilà, c'est ça. Ça, et met ça reste, à vie, secondes, et ça reste et à, ça, à vie. Ça reste à vie. Voilà, ça reste à vie. C'est pas du tout désactivé. La puce ne se désactive pas. Et voilà, voilà la puce n'est pas rejetée non plus. Et il suffit après que le, le, la personne qui l'identifie passe à une espèce de petit appareil pour que, hop, voilà. automatiquement, toutes oui. les informations apparaissent sur l'écran. Voilà. Et c'est un appareil que possèdent les vétérinaires, les fourrières, les associations de protection animale, les refuges, euh, certains, certains, certains commissariats et, et police. Donc voilà. Merci beaucoup Rémi, on revient dans un instant Laetitia, et alors je ne sais pas si les dromadaires sont pucés, Laetitia ça je ne sais pas je trop, je pense que oui vous pensez que oui, oui. et eh bien on va poser la question dans un instant à notre invité et on va parler de cette course quand même étonnante, une course de dromadaires organisée dans le Pas-de-Calais c'est dans une minute, et puis je vous rappelle que le 32 16 est à votre disposition vous pouvez nous appeler ce matin pour joindre Laetitia Barlerin, vous partez peut-être en vacances avec votre animal de compagnie vous voulez des conseils avant le départ parce que vous sentez que ça ne va pas bien se passer ou alors vous allez passer vos vacances avec votre animal de compagnie et là encore vous voulez avoir peut-être les conseils avisés de notre vétérinaire n'hésitez pas dès maintenant 32 16 ou animaux.rmc.fr si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle ce matin a tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, cet été, c'est le Brésil, c'est le bonheur. RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen, tel son emblème, le phénix.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 Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur RMC.fr Insaisissable 2. Au et Cavaliers. Réponse le 27 juillet au cinéma avec RMC. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 73216, 65 centimes par envoi plus près du SMS. RMC jusqu'à 8 heures, vos animaux. Vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Merci de nous rejoindre sur RMC ce dimanche matin, pratiquement 8h moins 10. Nous sommes là avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, que vous pouvez joindre ce matin. Euh, vous avez une question à poser à notre veto 3216 ou bien animaux.rmc.fr. Profitez-en. Laetitia, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Et puis après la météo et les infos de 8h, on retrouvera votre rendez-vous auto du dimanche. 8h-10h, Jean-Luc Moreau sera là. Euh, on parlera d'accident de circulation. Est-ce qu'on est obligé de rédiger un constat amiable lorsqu'on a un accident Bonne question, ça. Euh, notre essai auto, ce sera la Hyundai Ioniq électrique. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous auto, on évoquera le Retour de la caravane, et puis on vous donnera quelques conseils aussi pour bien circuler à vélo parce que c'est vrai que l'été ça donne envie. Et le chien passe et la caravane passe, hein, et bien voilà, c'est bien. Donc le chien <rire> passe chez Laetitia, et le chien aboie et la caravane passe. Plutôt. Et voilà, oui, euh... bah, écoutez, ils y sont là, hein. tout le monde est là, et tout la caravane bien. de dromadaire aussi. Alors voilà, c'est ça la question, c'est que. Moi, franchement, on, on parle rarement de dromadaires dans ce rendez-vous animaux, Laetitia. <rire> euh, ni de chameaux, d'ailleurs. Et nous avons avec nous Olivier Philipponot, voilà, de l'association Droma, qui organise une course de dromadaire aujourd'hui, à l'hippodrome de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Olivier, bonjour bonjour. Olivier. <rire> bonjour, à vous tous. Bonjour. Alors, c'est... Quand même une course insolite, quoi, des dromadaires. Vous-même, vous avez fondé cette association Droma. Euh, c'est quand même une drôle d'idée de faire courir des dromadaires, non euh, Oui, si on veut, en France, c'est une drôle d'idée. Cependant, le dromadaire, c'est euh, un animal de course. Euh, dromas, l'origine du mot, dromas, ça veut dire coureur. Donc, c'est un animal euh, qui euh, va assez vite et qui peut même aller jusqu'à 70 km/h. 70 km/h. Ah oui. Mais, y a, mais, cheval, mais, mais les courses de ouais. dromadaires, c'est quelque chose qui se pratique souvent, enfin, par exemple, de, du côté du Maghreb Alors, ça se pratique beaucoup, surtout au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Moyen d'accord. Et c'est là où ces animaux vont à 70 km à l'heure. Euh, ils sont sélectionnés. Et il y a, y a une sélection comme les chevaux de course Bien sûr, il y a une sélection. Il y a 20 millions de dromadaires dans le monde. Et puis, il y a... Euh, Pas mal d'espèces et souvent au moins une à deux espèces de dromadaires par pays en fait. Et il y a des courses qui sont organisées au Moyen-Orient avec euh, ouais. des, des paris comme, comme les chevaux les chevaux de course. Non non les paris et les chevaux dans les dans les pays alors c'est souvent effectivement dans le monde musulman euh, le pari est interdit donc il y a pas de mais nous non plus on n'aura pas de paris. Voilà. Et donc du coup c'est plus festif. Bah oui tout à fait, nous on est, on est dans une relation de course pour nous qui nous fait plaisir, dans le mmh. sens où on, on, on le fait sérieusement et on fait vraiment une course, mais après effectivement c'est aussi une animation pour euh, un public, Alors... on le prend aussi comme ça. Et, si, qui dit course dit jockey, hein, comme les jockeys pour euh, pour chevaux. Alors euh, est-ce que c'est difficile pour un jockey de dromadaire Je ne sais pas comment on appelle un jockey de dromadaire, de monter. C'est ce qu'on fait. On dit qu'on parle comme vous. jockey on, on de dromadaire. Dit, voilà. Est-ce qu'il faut alors d'abord est-ce qu'il faut un certain poids, une certaine taille mmh. comme les jockeys de, de chevaux de course Et est-ce que c'est difficile de monter un dromadaire Après, on peut monter le dronadaire de trois sortes différentes. Euh, bon, Il y a plein de sels selon les pays, mais de trois façons différentes. On peut monter derrière la bosse, sur la bosse, devant la bosse. D'accord. Et vous nous, vous montez voilà, où <rire> Derrière la bosse. On utilise une selle bédouin qui est une selle à la fois de course, mais est aussi de course pour galoper, et à la fois de portage pour mettre euh, pas mal de poids sur l'animal. D'accord. Euh, après, on pourrait, euh, on pourrait utiliser une autre forme, mais pour nous, c'est plus facile d'adapter, puisque ça ressemble un petit peu plus à la selle de cheval, on va dire, dans la position. D'accord. Donc un, un bon cavalier, un bon cavalier avec quelques heures d'entraînement euh, peut arriver à trouver assez facilement son équilibre. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc un jockey euh, cheval peut en quelques heures euh, devenir à l'aise, en tout cas tenir à l'aise sur un dromadaire. Oui, avoir avoir de l'aise sur le dromadaire. Après, il sera euh, il sera dans une situation moyenne puisqu'il peut pas tout acquérir en Ce C'est pas de même Oui, oui bien sûr. Mais bien sûr. il apprend à avoir une. Il a déjà appris à avoir une assiette. Donc il sait, il connaît qu'il faut pas qu'il se mette trop en avant. Il, il va bien savoir bien serrer ses mollets. Il va avoir des positions euh, adaptées, on va dire. J'ai vu des photos de jockey de dromadaire. Ils euh, sont des personnes qui sont très jeunes. Alors ça, ça dépend. Où euh, Au Moyen-Orient, vous parlez Non, dans votre association. Oh non, on a bah, des jeunes, oui, bien sûr. Mais euh, là, par exemple, on a moi euh, euh, bon, j'ai 47 ans. Euh, là, euh, j'ai une dame de 47 ans là aussi. Puis on a aussi deux jeunes filles de 21 ans, euh, 21 et 23 euh, cette année. Ouais. Alors très jeunes, je ne sais pas. non c'est pas si jeune que ça. <rire> Alors euh, quand, euh, quand on bon, on sait comment on fait avancer un cheval de course, on imagine en tout cas. Comment vous faites pour faire avancer un, un oui. dromadaire en course Comment vous le stimulez Parce que j'imagine que s'il veut pas courir, il veut pas courir. Oui, tout à fait, s'il veut pas courir, ça va être simple, euh, ça peut être un show. On n'a pas le même niveau que les courses de chevaux, c'est des courses, nous, ce qu'on va proposer, c'est du 30-35 km à l'heure, euh, et même à des moments donnés, du 20 km à pour démarrer. Ouais. Donc, et peut-être euh... même du zéro, si le, le, le... <rire> dromadaire ne veut non, non, non, pas. Non, non, non. Non, quand même, non, non, il veut non, toujours. Non, non. Je, ça, je ça lui plaît de courir je... je veux bien que vous me suivez. Mais je vous ai dit, ça court assez bien, ça court vraiment facilement, c'est... Euh... Ce que euh... je vous ai dit tout à l'heure, le, le nom grec, ça vient du mot euh, d'accord. Oui, oui, oui, ça veut dire coureur. Et, et... c'est un animal qui court très très facilement, c'est vraiment pas un souci ça. Est-ce qu'il y a une, une grosse différence de, de, de course entre un, un dromadaire et un chameau Alors ça, je... c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne connais vous pas Vous n'êtes pas, pas spécialiste, oui. eh ben, nous non plus, c'est pour mais ça qu'on se pose la question. Mais, mais Olivier, euh, j'aimerais savoir, pour, de quoi, enfin, pourquoi vous avez cette passion pour cet animal du désert Bah, tout simplement parce que euh, je suis parti dans le désert en Tunisie euh, en 2003 vers une course de dromadaire. J ai resté trois semaines avec une autre association qui s'appelle l'association camélomane à Paris. Oui. Et euh, j'y suis retourné plusieurs fois, ça m'a permis d'être invité euh, pas mal de fois dans des pays autres. J'ai assisté à beaucoup de courses et le, le dromadaire et les courses m'ont amené à faire du voyage et puis j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh, oui. et puis on avait créé une association, on a des jockeys on, on avait décidé de, de développer un peu ça. Et puis en France, on développe de plus en plus ces petites courses. Voilà. Bon après, c'est ah. pas des courses, mais des courses, comme je vous ai dit, à animation, mais oui, bien sûr. pour nous. Voilà. Oui. Très bien. Bah, écoutez, alors euh, ben, on sera présent. Enfin, bonne course pour, pour, pour ceux cet après-midi. Dans le Pas-de-Calais, ben rendez-vous à l'hippodrome de Saint-Omer. On a deux courses cet après-midi de, de dromadaire Et sinon, il y a aussi un championnat de France qui se déroulera de, de courses de dromadaire qui se déroulera le 7 août à Aix-les-Bains et le 14 août à Divonne-les-Bains. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est presque comme les, les rockstars, les dromadaires font le, le, le tour de la France. Merci Olivier, à Merci. bientôt. Merci, bientôt. Bonne, bonne course. Journée. Au revoir. Merci. Laetitia Bon, ben, voilà. maintenant on est au top concernant les dromadaires. On va se dire au revoir avec notre vidéo L'Hôte 4 de ce dimanche matin. Et c'est une vidéo très drôle qui très met en drôle. scène des chats et une piscine. Voilà, alors euh, il y a un chat qui regarde la piscine au bord de piscine. Il est Donc, en train il de rêvasser. Peut-être euh, qu'il a vu un petit insecte sur la piscine, machin. Et il y a un autre chat qui arrive calmement oui. derrière et qui s'approche de ce chat qui est près de la piscine et qui est un peu trop proche de la piscine <rire> parce que le deuxième chat commence à jouer avec la queue du chat près de la piscine et là, voilà. et patatras En fait, c'est, un truc qu'on connaît tous parce qu'on a tous, tous poussé quelqu'un qui, qui, voilà. qui est à côté d'une piscine. Ça, c'est vraiment le truc. C'est presque instinctif. Vous oui. avez vu? On a bien poussé les gens dans la piscine, en fait. Et bien, je pense que chez les chats, c'est à peu près la même chose. Ne vous inquiétez pas, le chat qui tombe dans la oui, piscine il revient, bien, bien <rire> voilà, arrive à sortir de la piscine. Mais c'est rigolo parce qu'on a l'impression que c'est une caméra de surveillance hein, oui. qui filme ça comme il ça sur le Il le fait drôle. calmement, le ouais, deuxième ouais. chat, ces gens. Tiens, ouais, je vais coup... l'embêter. Allez, voilà. <rire> bon, Laetitia, on va retrouver cette vidéo sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et nous on aura le plaisir de se retrouver la dimanche soirée. prochain. La semaine prochaine. Et on vous donnera euh, des conseils pour aller observer des animaux sauvages en France sur le littoral. Et voilà, puisque c'est des vacances, je vous rappelle que vous pouvez euh, encore maintenant nous appeler au 3216 pour poser vos questions animaux à notre vétérinaire 3216 ou animaux.rmc.fr. Et on revient dans un instant après la météo les infos. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. A tout de suite. Bon dimanche. Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.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 Ah là là, ça fait du bien. On ferme les yeux, on y est. Oui. Voilà, Valentin Maillot est sous le parasol, bien sûr, parce qu'il fait attention à ne pas prendre coup de soleil. C'est la météo des plages. Et vous parliez de votre envie de faire plouf tout à l'heure, François. Oui, c'est vrai. En d'hydrothérapie, ce sera très agréable ah. de faire plouf du côté de la côte atlantique aujourd'hui. Un beau soleil va nous accompagner tout au long de la journée de la Vendée au Pays basque. Ce sera légèrement plus nuageux sur le sud Bretagne, mais les températures seront agréables de 23 à 26 degrés dans l'air cet après-midi. À Handaï, vous nagerez dans une eau à 22 degrés pour 24 côté farnienne sur la serviette. Sur les côtes de la Manche, en Bretagne et sur le Cotentin, ce sera un petit un peu plus compliqué, par contre, de jouer dans les vagues. Aujourd'hui, le ciel nuageux apportera un petit peu de pluie dans l'après-midi. En revanche, la Normandie au Pas-de-Calais, on aura des éclaircies et puis toujours peu d'écart entre l'air et l'eau. Comme à Stella Plage, vous aurez 20 degrés sur la plage et 18 dans la mer. On part au bord de la Méditerranée maintenant. Il fera chaud aujourd'hui. 28 à 31 degrés sur le sable, 31 au Cap d'Agde, par exemple. Vous irez vous rafraîchir dans une eau à 21 degrés. Votre après-midi détente sera peut-être un petit peu écourtée sur les Alpes maritimes et dans le Var où averses et coups de tonnerre sont attendus. Des orages aussi prévus en Corse, d'ailleurs, seul le nord-est de l'île de Beauté vous laissera profiter paisiblement d'une mer calme à 25 degrés pour 28 allongés sur le sable de Bastia. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h Formule 1, le Grand Prix de Hongrie et dès 16h, Intégral Tour de France. Dernière étape, Chantilly-les-Champs-Élysées. A la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Très bon dimanche avec RMC, merci d'être avec nous. Il est 8h, toute l'actualité Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Un rendez-vous donné au McDonald's via Facebook pour tuer. La personnalité et le scénario du tireur de Munich se précise. Sur place, les premiers hommages aux victimes s'organisent. Un Français sur le podium du Tour cet après-midi et un Britannique sur la première marche. Romain Bardet est assuré de conserver sa deuxième place au classement général et Chris Froome d'être sacré pour la troisième fois vainqueur de la grande boucle. Nice se relève progressivement de l'attentat sur la prom, la municipalité a mis en place un numéro destiné aux seniors particulièrement fragilisés par l'attaque du 14 juillet. Des fleurs, des bougies déposées à proximité du lieu de la tuerie du centre commercial. à Munich, les premiers hommages aux victimes ont commencé à être rendus par des anonymes hier. Léa Zakari est l'envoyée spéciale d'RMC dans la capitale bavaroise. Elle est allée à la rencontre des Munichois, traumatisés par cette fusillade.